RTL, il est 16h. Tout de suite, les informations. Et le trafic toujours perturbé. Demain, au départ, et à l'arrivée de la gare Montparnasse, la SNCF prévoit d'assurer 4 trains sur 5. C'est ce qu'elle annonce à l'instant. Retour à la normale, très progressif après le rétablissement du courant dans la gare parisienne. Tout devrait rentrer dans l'ordre au plus tard pour lundi, soit plus d'une semaine après l'incendie du poste d'alimentation électrique de la gare Montparnasse. 1,8% de croissance, c'est la prévision 2018 du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Ambiance détendue à l'Assemblée Nationale pour la dernière séance de questions au gouvernement avant les vacances, au lendemain du rejet de deux motions de censure. De nombreux députés sont absents alors que le programme s'annonce chargé. Trois projets de loi doivent être adoptés définitivement cet après-midi. Avenir professionnel, asile, immigration, ainsi que le texte de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les ministres et leurs conjoints invités ce soir à un dîner décontracté à l'Elysée avec le couple présidentiel avant le coup d'envoi des vacances de l'exécutif. Vendredi, les membres du gouvernement devront restés joignables et à proximité de Paris. Voilà les instructions. Emmanuel et Brigitte Macron partiront au fort de Brégançon où le chef de l'État a déjà prévu de recevoir Theresa May, la première ministre britannique. Il était en escale technique depuis un mois. à Marseille, l'Aquarius doit reprendre la mer cet après-midi, près de deux mois après la polémique européenne quand le navire s'était retrouvé bloqué par l'Italie et par Malte avec 630 migrants à son bord. Ils avaient finalement trouvé refuge en Espagne au terme d'une odysse C'est d'une semaine le bateau de l'association SOS Méditerranée se dit déterminé, prêt notamment à être à nouveau coincé en mer pendant plusieurs jours. Un incendie important dans le sud de la région parisienne à hattis près de l'aéroport d'Orly, s'est déclaré sur un site de l'entreprise de Richbourg qui recycle des déchets, notamment d'origine industrielle. Les pompiers sont toujours sur place, la municipalité appelle les habitants à fermer les fenêtres et à rester à l'intérieur. La RATP présente ses excuses au lendemain d'une panne géante dans le métro parisien, plus de 3000 passagers sont restés bloqués quelques heures dans les rames de la ligne 1 avant d'être évacués sur les voies. Cinq personnes ont dû être prises en charge pour des malaises en raison de la forte chaleur. Notamment, le trafic a repris normalement ce matin. Il fera encore très chaud à l'est demain, mais aussi dans le sud-ouest du pays. 19 départements toujours en vigilance orange. Canicule, la journée s'annonce bien estivale sous un soleil généreux. Quelques risques d'orages sur les reliefs. Les températures pour demain après-midi, compter 28 degrés à Biarritz. Il fera 29 à Nantes. 30 à Paris. 31 à Strasbourg et à Clermont-Ferrand, 33 à Toulouse, 34 à Marseille et localement jusqu'à 38 degrés. Ça c'est pour la basse vallée du Rhône. Les courses à l'hippodrome d'Anguin cet après-midi, on continue de suivre les arrivées avec vous Claude pierre santi Oui avec le quinté du jour qui a été gagné par Titi Jebson, une jument italienne entraînée en agrobois par le Belge Vincent Lacroix, combinaison gagnante 7-5-10-6 et 15. La cinquième course le 11, Eleganza Zafac entraînée et drivée par Franck Nivard s'est imposée 4-70 et 2-20. Deuxième place pour le 2, elle de 10 Troisième las, Eva du Derby 80. Quatrième place pour le 13, Élégante de l'eau. Dans la sixième course, une épreuve à réclamer. Le 5, Binky n'a pas couru. Victoire du 4, Bibop Marceau, 13 contre 1. Devant le 6, Bayonax de l'Inam, 15 contre 1. Troisième, le 8, Sion JC, 5 contre 1. Et quatrième place pour le 12, Ballerine Sissi, à 44 contre 1. Tout à l'heure, Claude-Pierre Santy, il est à 16h03 sur RTL. C'est l'heure des grosses têtes de Laurent Requet. Avec vous, Virginie ah, J'attendais un super relatif, me concernant. J'avais l'habitude ah Avec la superbe, avec la délicieuse Virginie, ça vous, ça vous va mieux Très très bien, Donc, merci <rire> le merveilleux Alexandre de saint oh, ça, ça me fait plaisir. à 17h tout à l'heure pour à les prochaines infos <rire> Et c'est parti, pendant deux heures on oublie tout et on se laisse happer par ce qu'il se dit à la radio Avec les grosses têtes de l'été de Laurent Ruquier sur RTL Des bons moments, on va en écouter et il faut bien commencer Alors c'est celui-là qui s'est dévoué Je vais vous parler de quelqu'un dont il va falloir retrouver le nom et à un moment donné dans son CV on peut lire « Il devint joueur de rugby » où il gagna d'ailleurs le surnom de Fuser, une contraction de Furibundo, Furibon, et du nom de famille de sa mère. À cause de son style de jeu agressif, il fut donc surnommé quand il jouait au rugby Fuser. De qui s'agit-il Il y a très longtemps Ah, y a un petit moment, oui, ça, oui. Jean-Pierre Rive Jean-Pierre Rive, non. C'est avant Jean-Pierre Rive Oh, c'est avant Jean-Pierre Rive, oui. Il euh, balade des jours, des gens comme ça, C'est oh, dans avant. les années 30. Il est connu pour le Il est pas connu pour le rugby. Et il n'est pas connu pour le ah, rugby. Il est politique. Évidemment. Non, il n'est pas... Ah, ah. Si, je suis obligé de vous répondre, oui. C'est la salle, non ah, Non, non, non. C'est quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui. C'était un français C'était pas un français, non. Donc c'était un homme politique, non. Alors, ah. après, il a fait de la politique. Sud. Président des états unis Ah non, pas quand même. Comédien Comédien, Comédien, non. Mais des comédiens l'ont déjà interprété au cinéma. Mais il, il ah. était de quelle nationalité ce monsieur Ah bah c'est pas Italien, mal de le dire. Italien, Italien, non. Il, il, il Fidji là dans le dans le sud, ah. pays de rugby quoi. Hein. Oui, oui. Quoi, mais ça a été un truand Qu'est-ce que j'ai dit Il était dit, de couleur Il était black Il n'était pas noir, mais il était un peu basané, comme on dit. C'était un truand Ah non, on peut pas dire ça. Il a arrêté le rugby pour des raisons de santé. Je vais vous aider un peu. Ah... ah. Cherchons les gens malades, fragiles alors. Il Je était peux... fragile. Les Etats-Unis. C'est même son père qui lui a dit, il vaudrait mieux que tu arrêtes le rugby. Bon, faut dire qu'en même temps, il faisait des études de médecine. Il est anglo-saxon, parce que c'est plutôt des Britanniques. il n'est pas anglo-saxon. Ah, c'est Afrique du Sud. Non plus. Russe Russe Non. Chinois, chinois, ah, ouais pour le rugby oui, ah, oui. Chinois noir, c'est très cool. Ouais, chinois noir qui joue au ah, rugby, franchement c'est. Assez... Mais j'ai pas dit qu'il était noir. Ah. On est, bon bon est, bon est en Afrique, en Amérique du Sud, Lula. Alors ce n'est pas le président Lula, c'est Amérique du Sud, ah, ah, d'accord. Salvadorien. Salvador Salvador oui Je vois bon, des fois Je sur les... les pistes. Allende. Allende. Non je vous ai dit médecin, ça peut vous aider. Raúl Castro. Non. Non. Fidel Castro. Non. Che Guevara. Le Che Guevara. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous avez été médecin débarrass. Eh oui, c'est un médecin le tch quand même. Et il avait fait euh, effectivement du rugby et puis il était, ça vous le savez sûrement, il était asthmatique, euh, le Che et euh, il ne pouvait pas continuer à jouer au, au rugby. D'autant que vous savez, quand on est asthmatique et sportif, c'est très dangereux parce que ah bah oui, parce oui. qu'on peut euh, parfois vous accuser de prendre des, des produits qui ne sont pas... Euh, la ventoline ah, ouais. Par exemple, vous avez vu vous avez déjà des trucs circuler dans les vestiaires, vous Non, mais la ventoline, on a le droit à partir du moment où on a une... Euh... Une ordonnance. Une ordonnance du médecin non. Pourquoi ça fait quoi la ventoline quand on en prend et Ça ouvre les... Les, les, bronches. les bronches non C'est bien pour chanter mais dilate, ça, ça oxygène, oxygène mieux J'imagine, donc t'es plus performant, c'est ça Je sais pas, j'ai jamais essayé moi mais. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Bah, non, Sinon ça se saurait parce que je cours pas beaucoup <rire> <rire> ah, tu, la, tu la prends mal <rire> Je la mets là moi. Vous avez forcément eu un poster du Tché dans votre chambre, Jean-Pierre Jamais de la vie <rire> T'as jamais vu de poster Jamais vu J'ai déjà vu des posters, mais j'ai jamais, jamais mais mis posters. dans ma chambre. Ouais. Il y a un délit de belle gueule parce que c'est vrai que si le Tché avait ressemblé à, ouais. à, à Paul Prébois, euh, euh, euh, euh, <rire> il n'aurait euh, pas, euh, pas euh, eu cette euh, carrière. Mon euh, Tché le chez les nudistes. <rire> On l'avait tous dans la chambre. Vous avez raison. Vous avez eu vous un poster du Tché euh, non, non. Non, moi c'était plus le footballeur moi. Ah oui, quel footballeur vous avez eu comme poster Guti Hernandez. là ah. ah. Guti qui joue au Real. Hmm. Maradona non Non, moi je suis. Ah, c'est trop vieux pour moi ça. Ah, c'est trop vieux Maradona Alors ah, Je pas connu. Là, vous, oui. Ah, vous rendez compte plus connu euh, en train de sniffer que sur un terrain, moi. <rire> c'est là qu'on sent qu'on n'est pas jeune quand même. Ah hein. non, on est compte. Hein. Et chez les footballeurs de l'équipe de France, ceux de 98. Copa Et Zizou. Zizou Ah, ah ouais, oui, forcément Zizou. Tu ouais. ouais, as eu un poster d'Ekimos qui est un bleu qui marque. <rire> c'est joli <rire> Avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Écoutez, c'était cette semaine dans le Grand Quiz de l'été sur RTL. Xavier, bravo Merci Je suis merci trop content, c'est super Vous partez au parc Astérix. Oh, c'est génial. Merci RTL, merci Bruno, merci Caroline, c'est super, je suis trop content. Pour jouer, inscrivez-vous dès maintenant au 3210 50 centimes la minute. Ou par SMS en envoyant RTL au 74900. 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. Le Grand Quiz de l'été présenté par Bruno Guillon et Caroline Diamant, demain à 9h15 sur RTL Dans les grosses têtes de l'été de Laurent Ruquier sur RTL voici qu'arrive un auditeur face aux grosses têtes et ces grosses têtes s'appelaient Bernard Mabille, Jean-Philippe jonsen Daniel Evnoux Marcella Yacoub, Florian Gazan et Arnaud Samer RTL, les auditeurs face aux grosses têtes Enchanté Julien, bonjour Bonjour Julien 25 ans, il habite Toulouse Bonjour oui, Et vous avez la pêche Julien, j'en suis sûr oh, Bah oui, comme un mardi quoi Et, Comme un mardi bah, ouais. ça, ça sent fort, Un ouais. mardi à Toulouse, qu'est-ce que vous faites Dans la vie à 25 ans, non, on n'est pas lundi, on, on est, est mercredi, on est mercredi, mercredi ouais. Ah pardon <rire> Julien, faites quoi dans la vie à 25 ans Laurent, euh, je suis alternant en finance. Je suis à la fois à l'école et je travaille. Ah, très bien. bien bon. Et vous avez des chouchous parmi les grosses têtes. J'aime bien savoir ce que les jeunes aiment. 25 ans, vous êtes jeune, alors parce que ça me permet de renouveler un peu mes grosses têtes. <rire> Qui sont vos préférés Oh ben j'aime un peu tout le monde. J'ai une préférence pour la Béniche, mais elle est pas là. À Pierre Benichou, ah, euh, ouais. jeune, jeune. Et euh, puis sinon tout le monde. J'aime bien Bernard. J'aime bien Daniel. Merci, oh merci. Ouais. dit Daniel. Donc c'est passionné de rencontre <rire> non, j'aime tout le monde, j'aime tout le monde C'est ah très gentil Julien ah. Et vous allez pour ça partir Au domaine de la Klaus, j'en suis sûr Si vous gagnez, en tout cas un week-end Vous attend là-bas, en Lorraine Au milieu des sept collines de Montenac Au cœur du pays des trois frontières Un magnifique hôtel 4 étoiles Avec un restaurant gastronomique Où on se régale Le cas, dirigé par Benoît Poitvin Un spa où l'évasion et le bien-être Sont la priorité du client Vous passerez un week-end très romantique Au domaine de la Klaus pour découvrir les vestiges féodaux environnants et la très belle réserve naturelle. Domaine de la clause.com, c'est le site internet qui vous en dira plus encore. Julien, vous avez entendu qu'on a parlé des pots de Nutella, peut-être, au début d'émission. Alors, ah Et... recommencez pas <rire> <rire> Ce sont les trois mousquetaires. C'est Intermarché qui avait fait une promo sur les pots de Nutella. Alors, ils ont recommencé. Ils ont fait, effectivement, moins 70% sur des couches culottes. Mais ils n'ont pas dit la marque. C'est à vous de la donner, la marque. Sur quelle marque y avait-il moins 70% chez Intermarché Allez euh, Je ne sais pas. Oh, si. pas. 7,18€ au lieu de 23,95€. Mon oh. ah. Les 86 couches culottes, vous avez dit Pampers. Pampers, ouais. c'est gagné oh. Oh. Merci Google. <rire> Il y a une dame qui dit, d'habitude, je ne prends que la marque Pomette. À dix euros. Ah, c'est bien les 100 pour mettre couches. sur les fesses. <rire> je connaissais pas la marque non, Pommette. Non, oui, ah, ça fait non, longtemps non. que j'ai pas mis de couches, mais. Alors, les putains là. Moi, je mets des Peppers. Peppers, c'est plus au sec. <rire> vous aviez des couches à bord, j'imagine. Euh... Oui, pour les pour les bébés. Pour les bébés. Ou pour les gens qui avaient des accidents, oui. Ça, euh, les... Vous en distribuez comme ça de temps en temps. Ben, euh, pour les bébés, parce que il y, y, y a des gens qui pensent pas. Je comprends pas ça. Ils prennent l'avion avec un bébé. Ils ont le bébé. Il y a un vanity. Ils, ont, ils sont chargés comme des baudets. Et puis au milieu du il dit j'ai pas de biberon j'ai pas de lait j'ai pas de couche tu dis qu'est-ce que as dans ton machin alors tu donnes des couches c'est bizarre parce que c'est vrai son métier t'étais vraiment au tas comment on dit pour un homme mais alors toi t'étais vraiment gendarme tu es vraiment un ancien siwa? oui comme toi j'ai des airs de vol mon fiancé les, oh. gens, les, les gens à bord, justement, tu vois, euh, qui respectent pas forcément... Et quand ils changent le bébé, j'ai vu des mamans, alors qu'on a des tables à dans les toilettes, elle change le bébé dans l'avion, sur le siège, à côté des autres passagers, alors euh, qu'un de bébé ça sort quand même hein, dans un avion Et tu dis, mais enfin, il faut bien que je le change je dis, mais enfin, il ah. y a tout ce qu'il faut dans les toilettes Et elle pose la couche par terre Comme si que nous, on était là pour ramasser les couches du bébé Et la dernière fois, il y a une à marcher dans la couche <rire> la ah. problème, Ça fait... <rire> Tu pourrais là, lui donner, donner la à de la, la compagnie. <rire> Et, elle fait, essuie-moi ça, essuie-moi ça, je vais vomir, je vais vomir. <rire> voilà. Oh bah, euh... vous en arrivez des grandes aventures ah ouais. à bord. On ah sent l'aventurier. Ah oui. Oh la vache. Ah ouais, Et ça Exupéry à côté de lui, c'est rien. Et oh. faisait des ventes flash comme chez Intermarché à bord. Ah, on faisait du tifri, du tifriti euh, comme ils appelé ça moi. Et euh, non, c'est pas des ventes fesses, mais il y avait des promotions. Ah voilà. Sur des trucs. Alors, euh, et on est commissionné là-dessus, donc, euh, euh, donc on est, on force coup, un peu la vente des produits, tu vois. Ouais. Et fois, il y a une dame comme toi, Daniel, qui avait vu me voir, elle m'a acheté plein de crèmes, tu sais, qui coûtent cher, la prairie, je sais pas quoi, ça coûte une fortune. Oh oui, la prairie, très chère, la prairie. Ouais, est très chère, Et elle m'a acheté plein, c'était Nibanaise, je me souviens. Et puis, je lui ai donné les sacs et puis je lui ai de toute façon, c'est trop tard. Oh, oh, oh, oh. C'est dommage que vous n'ayez pas vendu de l'enduit. <rire> Quel produit vous mettez-vous, Daniel Oh pas grand chose. Ah, c'est vrai. On disait que la crème qui est bonne pour le derrière, pour les, ovu pour les, euh, les, les, les, hémorro les ovules, pour les hémorroïdes, les ovules. Oui. oui. C'est très bien pour les oui. cernes. Oui. C'est ça. Moi j'aurais aimé être chercheuse pour euh, découvrir ce qu'est la sérendipité. Par exemple, tu cherches un médicament, une crème pour, euh, pour nettoyer ton crapaud. Par exemple, oui. un le, crapaud, nous on va te dire fauteuil. une tortue. Oui, Et ça, par une tortue. hasard, tu t'en mets sur les mains. Et oui. tu vois que tu avais une verrue sur la main. Ah, la verrue a disparu. Donc, tu te dis, tiens, cette crème qui était bonne pour le crapaud... Qui en fait, est une tortue. Tu vas la mettre sur les mains et tu découvres un nouveau médicament. Ça s'appelle la sérondiputée. Ah, C'est-à-dire de trouver l'utilisation d'un médicament détourné pour Merci. autre chose. Merci de me traduire. Bah, à non, ce le mec qui a trouvé la préparation H pour <rire> les riz, Le mec a trouvé la préparation H pour les riz. Donc il avait la tête dans le cul en fait à la base. Euh, voilà. <rire> Sérondiputé, vous ne connaissiez vous pas. Vous qui mon... cherchez euh, peut-être Marcela, ça vous arrive de chercher un truc et de trouver autre chose. Alors, c'est toujours comme ça. Ah. Sérondiputé. Oui, au gros coup Bien de cul, si. quoi. Au <rire> <rire> hasard. Bernard ne la regardait pas comme ça, vous savez. Bah si, moi je, je regarde avec euh, amour, même. Vous aimeriez repartir avec Bernard, Daniel Repartir ben. On n'a jamais rien dit ensemble. Non, non mais si. justement. Je suis pas sûr que ça repartirait, moi. <rire> <rire> Et ben bon d'accord, je serai pas Tu pourrais ah. faire de la sérendipité en cherchant, en, en cherchant son ventre Tu trouveras sa bite <rire> à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Quand tu ma belle qu'un jour fatiguée, j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour pour toi. trouverais tu cruel que le doigt sur la bouche t'emmène hors des en un affort une presqu'île, oublier nos duels, nos escarmouche, nos peurs imbéciles, on irait d'y attendre la fin des combats, tous les revers au retour, tous nos plus beaux discours, c'est pour qu'on rêve d'entendre qui n'existe pas puis devenir.. comme de la toile de Nîmes, qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses, que nos liens s'élargissent, des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins Oh jardin de l'office du tourisme du Finistère. On a très certainement dû ériger une statue à l'effigie des innocents à l'époque pour les remercier de ce fameux coup de pub Les Innocents sur RTL. Retour des grosses têtes de l'été et pour répondre à la question posée par Laurent Ruquier, eh bien, il fallait être rudement balèze. L'ont-elles été les grosses têtes On va le savoir maintenant. Une question pour Monsieur Delangle. Question très difficile. Je compte encore donc sur Roselyne Bachelot oh. ou Stevie. De... Ça me fait drôle très de dire haut. ça, j'avoue. <rire> on célébrera cette année, vous le savez, les 170 ans de la première élection présidentielle. Chantal, il est inutile que je vous demande qui fut le premier président élu au suffrage universel direct, évidemment. Ah. Yeah, ah. – Bien bon, je Bonaparte, Napoléon ah. euh, III ah. ?– Alors non. vous dites ?– Napoléon III ?– Oui, alors, on l'appelait pas Napoléon III à ce euh, moment-là. – On, on l'appelait Bonaparte, Bonaparte. ?– Voilà, Louis-Napoléon Bonaparte. Bonaparte. Bon, voilà. ça, vous le saviez, ça n'était pas la question pour M. Delangle. Ah. Mais quand il a été élu... Président de la République, donc, le premier président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte. Je peux même vous donner les dates exactes, c'est à la fin de l'année qu'on célébrera cette élection. Monsieur Macron, d'ailleurs, c'est le JDD qui nous l'a dit, euh, le week-end dernier, Monsieur Macron fera un discours en présence de ses prédécesseurs, s'ils sont encore là en décembre prochain évidemment, <rire> François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing. Il avait d'ailleurs été élu avec une majorité écrasante, Louis-Napoléon Bonaparte, 74% des voix au premier tour en ah, 1848. Bien. Le deuxième, 19% des voix, c'était Louis-Eugène Cavaignac. Mais qui était le troisième, avec oh bon seulement 5% des voix À 5% En tout cas, il y a une chose que je veux dire, c'est que c'était pas au suffrage universel parce que les femmes ne votaient pas. Euh, euh, oui. Et dire suffrage universel, faut être gonflé. Ah oh oui, c'est bien. le troisième après Cavignac, c'est quelqu'un quand même de connu. Ah oui, R le, le quatrième était encore plus connu parce euh, que non. le quatrième, je peux vous dire, c'est Lamartine, Alphonse de Lamartine. Ah d'accord. Et vous, vous demandez le cinquième alors Non, non, non le, troisième. Bah, oh. le troisième. Le troisième. Le troisième. Est-ce qu'il avait un nom à italien C'est un nom que tout le monde connaît. Voilà, évidemment, pourquoi je... Je vous demande son nom. Parce est était... point carré. Point Poincaré. Point non, c'était un ancien ministre de l'Intérieur. Il a été celui à qui on doit la République, un avocat homme politique français. Quelqu'un qui a des rues partout en France. Danton Non, bon non Il s'était évidemment... Oh non Qu'est-ce qu'il y a, Chantal Non, mais c'est d'aller dit oh non Un ministre de l'Intérieur qui a des rues partout en France. Des rues partout Il est devenu ministre de l'Intérieur après, évidemment. Dans le quartier Talleyrand Talleyrand, non non. non Clémenceau Non, non, non, non. non. Non, il a Dans chaque ville, il y a une rue à lui, hein. Mais à Paris aussi, forcément. Ah ben à Paris aussi, oh, oui. Oh, bien sûr. Je me demande même, même de... s'il a pas un métro à Paris. Gambetta Gambetta, non. Fille du calvaire. Ah, moqué okay. Ah ben non, c'est un communiste. A rien à voir. Ah ben oui, attention, il était un radical de gauche. Hein. Il a fait une carrière après, sous la Troisième République Oui, il a été ministre de l'Intérieur. Mais euh, avec Louis Napoléon Bonaparte Ah ou non, avec... non, non, non, non, non. Ça a Oh, on s'en est grosse c'est après on grosse c'est le front populaire là tu cherches les rues bah oui nous on fait des rues et tiens ah, alors, une de... où là je suis dans quel arrondissement un d'enfer ou... Rochereau mais ah. <rire> c'est une avenue non mais c'est un double nom bravo Stevie ah. la mode piquée <rire> <rire> Charles de Gaulle étoile À Babylone-Sèvres Babylone-Sèvres Comment on n'est pas loin, hein, puisque c'est une station de métro, effectivement, et c'est quelqu'un qui avait un double nom. Montparnasse Mais non <rire> Il a même pris la direction des beaux-arts et des musées, à une époque, puisque la République avait besoin de culture, selon ah. lui... C'est con qu'on n'est pas quelqu'un qui a été dans le gouvernement. Une mais... avenue et une station de métro portent son nom à Paris. Je vous confirme. Ah, Mendes France Mendes France, et bien plus tard, Mendès euh, Je sais, bah attends, <rire> euh, je, ça vient tout seul jeudi – Pigalle. – Pigalle hmm. !– Bah oui, euh, t'as as deux mots dans Pigalle. Ah, – Attends. <rire> – C'est le père de France, Gao. – Non mais, euh, c'est dans quel arrondissement de Paris ?– Ah oh, non oh, mais vous, vous voulez oh, peut-être aussi oh, que oui. vous donne <rire> les correspondances. – Oui, premier. absolument <rire> On exige !– On peut pas avoir un petit indice Qu'est-ce que je peux vous donner comme ça, indice est, on est est à Il y a quelqu'un qu'on connaît bien dans les grosses têtes qui, euh, qui, a, qui a la moitié de son nom. Je peux pas mieux ah. vous dire que ça. Là, ah, là, euh, là, vraiment, je vous aide beaucoup. beaucoup. Donc, c'est Jean chose Non, non, pas son ouais, prénom, pas le... son nom. Oh. Pénichou de Bruxelles. <rire> oh, Pierre euh, Péronie ah. Bolognaise. <rire> Bah écoute, ah, on va donner, on ah, va donner un beau chèque non. RTL. C'est bien dommage. Je suis cher. surpris, quand même, là, je dois dire, de, de, de, de coller mais non, Mme C'est dans le septième arrondissement. Oui, dû... oui. Charles Michel. Pardon Charles Michel. Mais non, c'est le procédé. Il n'y a aucun Michel. qui est dans les grosses têtes. C'est qui Charles Michel C'est son voisin Dans mais le 16e arrondissement auteuil. Ah oui Charles Michel. mais pas ça du tout. C'est surtout dans ce... Bien Quoi Mirabeau. Mais, mais Mirabeau, c'est en Amont, Mirabeau. Oui, mais c'est sur la même idée. Ah le courbe Si c'est pour parler encore de votre ah. bite, c'est pas la ah peine. Quelle horreur. Ah ben non, mais on va trouver, ça. pas Non, j'ai surtout honte pour Madame Bach. Bah oui, non, mais ça peut arriver, hein. Mmh. Molitor, ah oui, Michel-Ange Molitor. Oh non. C est c est long. Long. Oh non. Elle, non. Elle oui, bien sûr. <rire> Dans les grosses têtes. <rire> Et qu'on va gène. dire, c'est... Oh non. C'est qui C'était le, le Rolin évidemment. Ah oh oh oh oui. non, mais on oh, a... bah oui, j'allais oh, oh <rire> le dire. Ah bah forcément, c'est pas si j'habite le C'est pas possible. <rire> c'est vrai Qu'est-ce qu'elle est idiote C'est qu ce que t'as dit <rire> Elle habite rue le Dru Rolin. <rire> mais qu'est-ce qu'elle est con. <rire> on est sérieusement, Chantal Ouais, c'est complètement con de pas l'avoir dit, quoi <rire> <rire> En plus... Mmh. Surtout, surtout quand vous avez donné vous avez dit qu'il y a quelqu'un des grosses têtes qui a le même nom qui est ce monsieur le dru qui est aux grosses têtes <rire> Roland. <rire> <rire> de ne pas faire leur rapprochement Chantal le enfin voyons assez nul, vraiment. comme quoi il faut vraiment chercher en soi <rire> chercher plutôt chez les autres parce <rire> en vous je suis pas sûr qu'on trouvera grand chose à nous hein. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL, Laurent Ruquier. Bonjour, c'est Thomas Hugues. Bonjour, c'est Sidonie Bonnec. Vous saviez que le soleil rendait encore plus curieux On vous souhaite un très bel été sur RTL. La bonne idée Butte, c'est les crazy prix coûtants. C'est fou, fou, fou ce que ça me rend coûtant. Euh, content. <rire> voilà, je, je suis content. <rire> content. <rire> Et oui, en ce moment, chez But, profitez d'une sélection de produits à prix coûtant. Oui, à prix coûtant. But, des prix et des idées tous les jours. Voir produits concernés en magasin et sur but.fr. Crazy, prix coûtant, prix coûtant de folie. Sur RTL, Laurent Baffy, Jean-Jacques Perroni, Stevie Boulet, Chantal Latsou, Pierre Bénichou et Florian Gazan. Les grosses têtes de l'été de Laurent Ruquier, le best-of. Qui a dit le type qui a inventé l'écriture, il a inventé la lecture tout de suite après. Coluche Des proches Non. Il est, il est vivant Il est vivant. Bedos Bedos, non. Le... Un humoriste Un humoriste. Français de... Français. Francophone. Ah, Francophone. Ah, Philippe ah, ah, Gueluc. Philippe Gueluc. Bonne réponse de Florian Gazan. Une autre citation pour Jean-Marie Kynxnik qui habite Saint-Marcel en Dombes, c'est dans l'un qui a dit ceux qui parlent derrière moi mon cul est content. Ça... <rire> Sacha Guitry. Sacha Guitry, non, Arletty. Pardon monsieur Bénichou. Il disait pas mon cul Sacha Guitry. Ce c'était pas, pas du tout dans son langage. À qui vous dites ça À quelqu'un qui dit Sacha Guitry. Eh ben c'est Chantal Latsou, dit bruit. Chantal Lattou, c'était l'artiste comique. Oui. C'est une, une femme qui est décédée, c'est une femme artiste oui. comique. Intermittente de l'humour. Mort en quelle année, s'il oui, vous plaît Oui, il est mort ce Tom là, là. Oui, ah, elle morts. est morte. Ah écoutez, et donc c'est un homme qui a dit ça et il est mort en 53. Oh, donc dans l'année de ma naissance. On l'a déjà cité dans l'émission mais on peut pas dire que son nom revienne Très souvent, parmi les citations... À Yves Miranda Mais c'est vrai que celle-ci, euh, d'ailleurs lui a été certainement piquée à de nombreuses oui, reprises, car elle est attribuée, euh, c'est vrai, à différents auteurs, mais il paraît que c'est lui euh, qui, dans ses écrits, car il écrivait aussi, c'est pas la seule chose qu'il faisait, euh, c'est lui qui a, pour la première fois, prononcé cette phrase, ou écrit cette phrase, « Ceux qui parlent derrière moi, mon cul est content ». Aurélien Scholl Non Raoul Ponchon <rire> ah, vous avez une mémoire, vous, alors oh, ça, ça, Oui, ça revient de loin, ce Raoul un... Ponchon. Je ne sais même pas qui c'est. <rire> Mais non, je me doute bien. C'était qui C'était un animateur hein Non, un, ch... un animateur, Raoul Ponchon. Un chansonnier dire. humoriste, euh, poète. Le, le gars dont on parle, il a, il a été connu pour des romans, pour des essais, pour des... Euh... Non, pas du tout. Un politique Un politique, non. Un, un poète Un poète, à sa façon. Surréaliste, en tout cas. André Breton André Breton, non. non. Marcel Duchamp Marcel Duchamp, non. Il faisait partie des dadaïstes euh, Dadaïste non. Mais. Jacques sur... Prévert Jacques Prévert, non. Euh. Euh, surréaliste. Max Ernst Mais vous n'est pas... Euh, Max Ernst, on se rapproche. Il mais... était photographe. Non, non est... Est... pas photographe. Peintre des Peintre, dessinateur, écrivain. S sculpteur Sculpteur, non. Harpe, harpe, non Du fait Mais on se rapproche, on est oui, dans cette... Est... Oui, on est dans... Alors, il était ah, sculpteur. Ah, oui, d'accord. Non, j'ai dis pas sculpteur. Pas, pas sculpteur. sculpteur. Alors, attendez. On va des... trouver, des... vous savez, des choses. Pourquoi il n'était pas sculpteur Parce qu'il y avait eu une réforme des statues. <rire> <rire> Max Ernst. Max Merci. Ernst, non. Bien français. Ah oh, ouais, euh, bien français, pas pas tant que ça parce que euh, son nom euh, ne sonne pas euh, français. Francis Picabia. Et c'est Francis Picabia. Oh. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Vous voyez qui c'est Francis Picabia Pas du tout, j'attends le CV. Le, c était, c était le il ne cherche non. pas à être recruté. Hein. Et il faisait des très très belles peintures. Ah sûrement, oui, oui. allez-y les quelques, qu on Et rigole deux minutes. <rire> La femme dans le jardin, non La femme dans le jardin. C'était un impressionniste. J'ai l'impression que vous vous confondez avec le roi Merlin. C'est pas un impressionniste Non, c'est pas non, un impressionniste. C'est un surréaliste, on ah, vous dit. Oui. Chantal, c'est quand on ne sait pas, on n'est pas obligé de parler. Si, parce que... regardé Ariel Dambal. <rire> Je cherche Pardon Je cherche J'ouvre le tiroir Comme vous voulez Mais ils sont vides souvent oui. Arrêtez de l'embêter Parce qu'elle fait des efforts là, Elle pour je je son cherche, cherche Si c'est un boulot Elle a raison La suite des grosses têtes de l'été Sur RTL De Laurent Ruquier Et dans cet extrait C'est Ara Keri. Une autre question pour Lucie louisetti qui habite Saint-Cyr au Mont-d'Or. Je vais vous parler de quelqu'un dont il faudra retrouver le nom qui s'est suicidé en prenant son épée à deux mains par le Manche et s'est laissé tomber de son haut sur la pointe de l'épée. Ah, c'est couillu, hein De qui s'agissait ah, C'est arakiri. Arakiri, en quelque sorte. C'était peut-être la première forme d'arakiri. C'était au, au Japon Un français, c'était pas au Japon. C'est vieux, c'est la Grèce ancienne. Oh, ancienne. ancienne. La Grèce ancienne. La Grèce ancienne. La ancienne. Diogène Diogène, non. Un, grec un, un philosophe Un philosophe, non. Un guerrier, alors Un, un guerrier, en général Le ouais. mot est un peu fort, mais en tout cas, quelqu'un qui s'est battu, oui. En quelle année Alors, vous voulez vraiment les années Je peux vous donner l'année de sa mort, si oui. vous voulez. Mmh. En 42 avant ouais. Jésus-Christ. Voilà. Ah ouais, euh... c'est loin. Hein. Ouais, loin ouais. Il voulait sauver son honneur Non, hein. il a glissé. <rire> Effectivement, il prend son épée, à deux mains, par le Manche, et il se laisse tomber de son haut sur bon. la pointe de l'épée. C'est ainsi qu'il se suicide. C'est un Romain À Romain, oui, Lucrèce. Il peut pas, il peut pas. Faire Comment ça, ça, il peut pas Non, regardez, la, la, la longueur d'une épée, ou alors c'était un, un poignard. <rire> parce que s'il la prend à deux mains, l'épée, il peut même pas tomber dessus. L'épée euh, euh, est, est déjà sur son ventre. Regardez, je le fais. Je pas d'épée, vous allez me dire. Mais euh, j'imagine. Il a peut-être essayé, ouais. peut essayé avec un opinel d'abord pour voir si ça marchait. <rire> Est-ce qu'il a été empereur Empereur, non. Poète poète non il a fait ça, ça par cherche... amour est-ce qu'il a fait ça par amour ah, par amour non est-ce il... que c'était pas pline le jeune pline le jeune non Pline le Oups. Vieux Non, il est mort à... Pline sa mère Il est mort à... Pline qui tu veux <rire> Pline euh, Renault. Pompeie, Sous Pline, Il a fait Pline ça ancien. parce que il, a, il a perdu hein, une bataille ou quelque chose Alors oui, effectivement, là, il avait perdu une bataille et puis il avait fait d'autres choses avant qui étaient assez graves. pour sa mère Ponce tu es sa mère, non. Ponce Son Pilate. père non. Aurel. Son père, pas vraiment. Marc Aurel, Son non. Beau Brutus, père. pardon. Brutus. C'est Brutus ouais. ah, Bonne oui. réponse de Florian Gazan, c'est bien Brutus. Il avait, il avait tué son frère Non, son père. Appelé. Il a tué okay. Jules César. Son père son Non, c'était pas son père, son Jules César. Non, non mais c'était son fils adoptif. Alors à qui il a dit toi aussi mon fils Mais oui, mais il a dit mon fils mais c'était pas son fils. Oui mais ouais. c'était il était. Oui mais en fait c'est pas lui qui l'a plus une quinzaine et puis chacun a mis son coup de dague et voilà. Bah oui mais On ne ouais. sait pas si c'est lui qui a porté le coup mortel. Bah quand en fait. même. Ouais, mais lui quand... il l'a reconnu quoi. Tu coqueter mifili. Ouais. Est son, Comment est vous dites mi fili mifili. Oh aussi mon fils c est c est mon ça, je mon le dis en français. Mais voilà. Moi je le dis en VO hein, parce que il regarde des lui. Non mais il a dit ça toi aussi mon fils comme on dirait à quelqu'un qui voyez je veux dire qui est jeune et qui est son successeur mais qui n'est pas forcément son fils. Vous comprenez C'était pas son fils, Brutus, je vous jure. C'était son Mais... chien. D'accord, d'accord <rire> C'est encore plus fort. C'est, il l'avait pris, il l'avait oui. choisi comme fils. Oui, c'est oui. son fils Sabata. Il fallait pas qu'il s'en aille. <rire> Mais vous croyez que c'est pas possible Moi aussi, je vois bien prendre l'épée. Regardez, je le fais là. Regardez. Isabelle. Mais vous êtes déjà non, sur Non, Laurent, c'est dangereux. Ouais. Ça dépend de la longueur de l'épée. On n'aura plus de travail. Ne ça, faites pas ça, ça Laurent. C'est pas l'épée. C'est pas. C'est pas l'épée pour jouer à l'escrime. C'est un glaive. C'est un glaive. Et ben, c'est encore plus grand. Mais non. non Il y avait des glaives okay. courts. Oh non D'accord, ok, c'est possible. <rire> si vous deviez vous suicider, comment vous feriez-vous Isabelle je, Non, moi c'est les médicaments, je m'endormirais. Ah oui Oui, oh, pas de violence. est se dans euh, sa salive. Ouh. De... <rire> Est-ce arrête Est dans sa salive Non, j'essaierai de ne pas trop avoir mal. quoi. C'est ça. Bah, ouais, bah. Moi, je comprends pas les gens qui se suicident et puis qui veulent se tuer. Ouais. Je veux dire... <rire> Ils veulent avoir très mal. Oui. Moi, je oui. comprends pas les gens qui se suicident et qui tuent d'autres gens. Le ah, nombre ouais. de deux fenestrés qui tuent des gens qui sont en bas, c'est incroyable. Vous connaissez cette phrase de Cioran Rien ne sert de se suicider, il est déjà trop tard. <rire> c'est joli, c'est le beau. désespoir. Et si vous deviez vous suicider, vous Valérie Lafonier Ah moi ça serait aussi médicaments Moi je veux pas souffrir. Hein. Ah non. Oh les... ah, voilà. Moi je comprends pas qu'on puisse se jeter sous un métro ou des choses comme Te ça. Ne prends pas, mais... pas de médicaments. Hein. Si tu prends du fucal, t'es mal. Hein. <rire> de toute façon, en fait, dites-vous que si on dit que je me suis suicidé c'est qu'on m'a, qu'on as m'a assassiné. Ah bon c'est pas ta nature. Moi, je suis pas le genre à aller me suicider. Ouais, je non. On ne sait jamais si on est le genre. Sauf savez... si je suis vraiment très très malade. Ah, bah, Vous voyez, finalement, voilà. ça arrive quand même. Voilà. C'est vrai trop. que les gens qui baissent pas, ils se suicident au cul <rire> <'est> <rire> Cette burn avec I believe, eh bien vous pouvez la retrouver dans la double compilation Les Artistes RTL 2018. Et on retrouve les grosses têtes de Laurent Ruquier avec leurs meilleurs moments et cet extrait d'émission qui date du 26 mars 2018 exactement pour mieux resituer la question qui suit. Une question pour Monsieur Steve d'Auvergne, qui habite Nantes, en, en Loire-Atlantique. C'est son nom, hein, Steve d'Auvergne, mais il habite euh, Nantes. Il a déménagé, donc. <rire> j'en sais rien. Enfin, il habite lui aussi, à L.A. Tu, oh, eh oui, Loire-Atlantique, L.A. LA, il, LA vous, ouais, voilà. vous avez raison. Demain, ce sera le cinquantenaire de la disparition de cet homme dont on retrouva l'avion qui creusa un cratère de 6 à 7 mètres quand son avion s'écrasa, ce qui laisse supposer qu'il a heurté le sol à une vitesse entre 700 et 800 km h oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, Il n'a pas ouais. dû le sentir. Gagarin. Yuri Gagarin. Et c'est Yuri Gagarin. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Yuri Gagarin, c'est l'homme qui a marché dans l'espace euh... et il s'est pété la gueule en est avion de chasse. C'est ce qu'on met sur les tartines, la Gagarin. <rires> <Ça, c> <rires> la margarine. Ah, c'est pas pareil Non, ça Gagarine, de... gagarine c'est ce qu'on fait quand on, on prend... On a on, mal de gorge. On a un ah, mal de gorge. On met les, un petit liquide à gorge et on gagarine, Je vais te le que... faire. Vas-y, fais voir, un Gagarine. Oh, non, ouais, ah, un attendez. Ah, ah, alors là, ah. Philippe, vous êtes obligé. Oh non, ça fait deux, trois ans. Ah oui, mais ça fait bien. Ouais. Allez, ça ah. fait ah. bien un an que vous ne l'avez pas fait. Et c'est ma blague préférée signée Philippe Gueluc. Donc je crois qu'il est, il est temps de la refaire. Alors, ah ouais. Vraiment. Vraiment Philippe, il c est, est temps. Trop bon mais oh oui, enfin. C'est ma blague préférée. Ah oui, je... Tu me la là parce que ça te donne si une envie hein. Euh... non, mais j'ai un jour. On fait... Fait... Ah Alors le en... fini, oh. les préliminaires ça suffit. On l'a ah fait une fois par <rire> an à peu près et en 2018 on n'y a pas encore eu droit. – Et, et c'est une, une histoire que j'ai inventée un jour euh, dans Philippe, une émission Philippe, raconte ensemble. Et blague. en fait, ça se passe sur le Titanic. Vous savez, ce, ce bateau, vous bien voyez sûr, de quoi merci, je parle. Oui, – ouais, Bien voilà. sûr. – Ce bateau qui a <rire> heurté. heurté. – Et quand tu me parles, tu dis monsieur, ça tombe. – Qu'est-ce <rire> qu'il a ?– L'autre marchand de chat. <rire> <'es un rire> – Le marchand de chat. – Je rêve. On va comme ça La version belt de monsieur, Rond, ah, de monsieur. Il parle sans mettre monsieur eh, mais ça va pas pour au Eh oh Popeye, ça va comme tu veux Alors, Popeye il va te décorer. tu <rire> sais pas quoi tu vas <rire> Donc nous sommes sur le Titanic qui heurte l'iceberg, le bateau commence à couler et comme vous le savez les femmes quelques femmes et enfants peuvent quitter le navire mais restent sur le pont Les, les hommes et qui se mettent à chanter l'orchestre du Titanic. L'orchestre accompagné. Il, il a oublié l'histoire. Accompagner, accompagner les hommes se mettent à chanter, accompagné par l'orchestre et ils chantent plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, etc. Et mais le bateau à continue, la fin, continue eh à coller jusqu'à jusqu la, la, la fin. Ils ont chanté et donc. À la fin, c'est devenu... La chanson est devenue comme ceci, c'était <rire> « Plus près de... <rire> » <rire> Ne me dites pas que c'est la blague si. Ne me dites pas que c'est ça qu'on nous a annoncé à grand renfort de trompette Si, parce que j'aime bien quand il fait <rire> Et moi, surtout me que me quand, il le, quand il a pris le verre d'eau, j'avais pas du tout pensé qu'il allait faire ça, c'est marrant <rire> <rire> Un jour, j'ai voulu le faire, mais il y avait une tasse de thé et je me suis brûlé. <rire> Mais c'est dur de faire rire. En tout ouais. cas, Yuri Gagarin, On peut brûler les lèvres il y a 50 ans, Yuyu... Yuyu Yuyu Gagarin C'est ma cousine <cinema> <rire> <nous tipping> Gagarin Yuri Gagarin s'écrasait, alors que quand même, c'est terrible pour un homme qui quand même était allé dans l'espace, le premier homme à être allé dans l'espace. C'est savez qu'ailleurs, ils étaient trois présélectionnés au départ. Il y avait Yuri Gagarine, il y avait Titoff, Pas notre Titoff à nous, hein, évidemment. Euh, C'était son nom, German Titoff, et Grigory Nelyubov. Ils étaient trois choisis ah, par oui. les Russes. Un seul sera choisi. Titoff est un peu trop cultivé. Non, et... c'est pas vrai, ça. <rire> ça est, Ils ont mais est il en est souvent en retard, aussi. <rire> à mais mais non, non, à l'époque, peut-être, il était... Leur Titoff à eux, le Titoff russe. Oh putain, j'ai marché sur la lune. Là. <rire> oh putain, je le crois pas, il y a un gars de l'OM sur, sur Neptune. Non, <rire> mais non, mais... Ouais. <rire> Leur petit teuf vous voyez. Il est trop cultivé, représente pas assez le peuple. Alors, ils choisissent Gagarine. Et Nellyubov, vous voyez ce que ça veut dire en russe Oui. Ah, ça veut dire quoi, Nellyubov Nellyubov, c'est l'amour. Donc, Nellyubov... Ah oui. Liu si l'amour pas du tout. Liu c'est le. C'était le plus doué techniquement, né Liu Boch, mais il n'a pas été choisi parce qu'il avait Leu des bof. problèmes d'alcoolisme. Oui. oui, oui ah, ça, ah, ça, ah. Et ce qui est, est très très est rare ici. Rar <rire> euh, D'ailleurs. Et c'est pour, pour ça que j'aimerais le souligner parce qu'on a. jamais -ce entendu c'est qu'il entend a fait. C'est ce qu'il a fait de Liu quand il n'a pas été pris. Exact. Moi je sais. Et ben il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Suicidé de lui-même. C'est pas. Il s'est suicidé personnellement le gars c'est très rare parce que les gens engagent en général En 66, il s'est suicidé oh Vous ouais. voyez. Ah oui ah ouais. deux, deux, Finalement il s'est suicidé ouais. deux, deux ans fois. avant que Gagarin deux fois. avant que Gagarin lui s'écrase avec son avion non, Ce que je trouve dingue c'est qu'un mec est allé dans l'espace il revienne vivant Paf Et deux ans après, il s'écrase avec mais son avion. Mais parce que la ouais, fusée, ce pas lui qui l'a conduisait. Voilà. Mais, mais c'est mais... le destin. Non, mais avoir un destin pareil pour finir euh, écrasé comme une merde dans un cratère, c'est cool. Okay. C'est comme la survivante d'un crash aérien. C'est une vraie histoire. L'avion prend feu. Les pilotes mettent de la mousse sur l'avion. On voit plus rien du tout. Il y a une seule survivante. Elle court sur la piste, marche arrière d'un camion de pompiers Elle se fait tuer sur le coup. Et moi, c'est pareil depuis que... les Pour les gens, que comme j'étais Stewart, forcément, je suis expert aéronautique alors Quand il euh, y a eu cet ah, avion pas qui, qui s'est bon écrasé, écrasé sur la montagne. Là, tu sais, le pilote qui s'est suicidé. Oui. Là. Ouais, Mais il y a eu 24 heures avant le sache qu'il s'était suicidé. On se demandait pourquoi il s'était écrasé sur la montagne. Et moi, je jouais ce soir-là sur scène. Et à la sortie de scène, il y a plein de gens qui et Ils faisaient « Et alors Qu'est-ce qui s'est passé <rire> ?» Je dis « je suis comme tout le monde. » Mais j'ai dit « Bah, tu sais, l'hôtesse, elle a ouvert la porte. » J'ai fait « Café !» J'y s'est retourné, là, pas vu la montagne, paf, dedans. Allez, <rire> <rire> et les gens, Ah bon <rire> ?» Vous parlez dans le marais, on vous surnomme la boîte noire. <rire> <rire> oh Et mais pourquoi t'habites dans le marais Non, <coughs> non, bah non je ne... bah, ça serait trop cliché. <rire> ça serait trop attendu que j'habite dans le marais. C'est vrai. J'habite ouais. à côté. <rire> Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Troisième extrait de l'album « Petite amie » de Juliette Armanet avec « À la folie » cet après-midi dans « Les bleus et grosses têtes » de Laurent Ruquier. J'allais dire le best-of en fait, voilà. Bon, sur RTL, justement, avec « Les grosses têtes de l'été » et Laurent Ruquier, vous prendrez bien un dernier verre. Dans un instant, nous aurons au téléphone Madame Catherine Guennech, qui publie les mots de la fin, 200 adieux historiques, les dernières phrases prononcées par les célébrités, et ma question évidemment portera sur une de ces célébrités dont la dernière phrase fut :« J'aimerais avoir du lait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, donnez-m'en plus. » Marie-Antoinette Non. C'était une nourrice alors. Une nourrice. Non. Jeanne pour faire un flan, non Non. Pas. <rire> C'est ah, classe Alors été... moi je pense que on n'est pas au 20 e siècle Cette phrase elle a été prononcée au 18 e ou au 19 e C'est ça, elle a avec été une... pourtant prononcée en 2009 ah, ah, ah, ah, ah, C'est une... Une... J'ai je... je... je... toujours eu un flair ah, infaillible un chante... Une chanteuse 2008 ou 2009, d'ailleurs c'est pas très clair dans le livre Je verrai ça avec madame euh, Guenek dans ça un, ça un instant Ça serait pas Lolo Ferrari Lo... <rire> Une artiste ou un artiste Un artiste, oui Un anglais Un anglais, non. Un japonais un, américain. un japonais un américain. Un alcoolo Un alcoolo. Je suis pas sûr que soit l'alcool qui euh, l'est le plus... Euh... C'est la drogue alors Ah, est-ce qu'il est, il est, est qu était jeune Ah, il, était, il est mort assez jeune, oui. Chanteur, humoriste Chanteur, grand chanteur. Grand chanteur. chanteur. Michael Jackson Et c'est Michael Jackson ah ouais, bravo. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et non, il n'a pas prononcé cette phrase en français. Il a dit, I'd like to have some milk, please. Please give me some more milk. J'aimerais avoir du lait, s'il vous plaît. S'il vous plaît, donnez-moi en plus. Mais, Mme Guennec... C'était il... pour son mec, peut-être Non, il ne s'agit pas. pas le même il s'agit pas vraiment de lait, en fait. C'est bien ça, Mme Guennec. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, yes. c'est ce qu'il a dit, mais c'était pas du lait. C'était un médicament qui avait une couleur blanche, qui est ah. du profofol, et qu'il surconsommait, parce que c'était la seule chose qui, disait-il, le faisait dormir. Et voilà, ouais, euh, le profo c'est euh, le... le, pro -folle, le pro -folle. Non, le c'est moi la c'est pro Jean-Pierre. Ah ben, ah, ben le... Jean il <rire> ah, <alors>, y a... Il <rire> y a une <rire> erreur dans le livre, c'est marqué profo dans le oui, livre. Peut-être une petite coquille. Euh. Oui. Et il y a une autre erreur, parce que dans cette page, pardon, de relever les erreurs, parce qu'autrement, le livre est très, très... Ça, inc... doit les, ça doit être les deux seuls, Laurence, effectivement, 2008-2009. Ah oui, vous, vous avez vu, vu comme, comme moi <rire> Il est mort en juin 2008. Ah mais juin, voilà, et c'est écrit Des 2009 chins, en haut, donc c'est ouais, 2008. Mais c'est un joli travail que vous avez effectué que non, de les recueillir, surtout. Pas. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a des personnages plus contemporains comme, justement, Michael Jackson. Ça, c'est plus rare dans ce genre de recueil. Oui, Michael Jackson, Bourville, Annie Girardot, effectivement. Mais c'est vrai qu'on prête très, très généreusement aux morts et qu'il y a beaucoup de mots apocryphes. Mmh. De toute façon, ces mots de la fin sont toujours intéressants, même s'ils sont apocryphes, parce qu'ils nous apprennent quelque chose. Annie Girardot, par exemple, puisque vous l'avez cité. Elle a tout simplement ah, dit au revoir. Alors, ah, c'est mieux et plus précisé. Et vous dites même, ce serait un hommage formidable, évidemment, au cinéma français elle aurait dit oui. « Au revoir les enfants oui, », oui, oui, oui. qui est un ah, titre de film ah, beau, Louis de Louis Malle. De Louis Malle, « Au revoir les enfants ». C'est pas mal, « Au revoir et les et enfants ». Elle a dit « Je me fais la malle <rire> ». Et moi, je sais pas si elle est vraie, mais je voudrais euh, dire, comme on tour sera venu, la phrase de Léoto. Et ouais. maintenant « <rire> Foutez-moi la paix ».« Foutez-moi la paix », C'est tout ça magnifique. Et maintenant, « Foutez-moi la paix ». Oui, c'est mieux que la phrase de la calasse, parce que la phrase de la calasse, c'est oh « Oh elle est un peu non, est un peu banale sa dernière phrase ce serait je ne me sens pas bien oui on s'en un peu ça bon. Bon. la phrase de Joe DiMaggio vous savez le joueur de baseball ah. américain je vais finalement retrouver Marilyn ah oui ah ça c'est chouette quand même ah, s'il l'a vraiment ça. dit ah. Alfred de Musset dormir enfin oui. je vais dormir ça, oui. Oui, c'est beau. Et la dernière oui. phrase de Rabelais est très jolie aussi. Je pars en quête d'un grand peut-être. Oui. Elle est très jolie, mais elle est complètement fausse. Ah. C'est loin, Rabelais. On, on ne saura jamais vraiment Évidemment. Hein, mots. Est-ce qu'on est plus sûr de celle d'Edmond Rostand, qui est « C'est un et... peu tôt, vous auriez dû me prévenir ». Eh oui. Et c'est vrai que c'était un peu tôt, parce que Rostand est parti à 50 ans. Et il est parti de la grippe espagnole, donc en 1918, comme Apollinaire. Et vous connaissez le, le mot d'Apollinaire à propos d'Alphonse III et de la grippe espagnole Allez-y. Alors, et, Apollinaire aurait dit « Alphonse III à la grippe espagnole », Le, la nouvelle ne, ne nous étonne qu'à moitié, un bon roi doit avoir à cœur de n'user que des produits nationaux. Ah, c'est joli. Et Agatha Christie, elle serait partie en disant je vais rejoindre mon, mon créateur. Oui, oui. Ce qui c est incroyable. Victor Hugo aurait dit, il est temps que je désemplisse le monde. Alors ça, c'est euh, des confidences qu'il avait fait au Goncourt et qu'on retrouve dans leur journal, mais ça n'est pas n'est pas son bon. dernier mot. La dernière phrase de tchekhov est magnifique. Il y a oui. longtemps que je n'ai pas bu de champagne. Oui, le pauvre était très malade, il était entouré d'un médecin et de sa femme, et il se retourne vers sa femme en, donc en prononçant cette phrase. Oui. Et il était couché, il se retourne et il part, ce sera ses derniers mots. Et vous connaissez le champagne de Chekhov, c'est mouette. <rire> <rire> oh, c'est très joli, monsieur dit très joli. Est-ce que, est que dans le livre, nous avons Goethe Goethe, oui, la dernière oui. phrase de Goethe aussi, qui est, rappelez-moi... Liste, mère Liste. Donne-moi donne ta petite papatte. Alors, voyons, on n'a pas la même. Votre livre est particulièrement intéressant, chère oui. madame Guenek, Les mots de la fin, 200 adieux historiques. Évidemment, il y a celle de Danton, on n'oublie pas de montrer ma tête au peuple. Alors, le le livre de, de madame Guenek, Les mots de la fin, c'est aux éditions de L'Opportun. Merci Catherine Guenek. Merci Laurent, merci tout le monde. Merci. Si vous entendez des voix dans les grosses têtes de l'été de Laurent Ruquier sur RTL, c'est tout à fait normal. Où a-t-on pu lire ce week-end cette phrase « Le Seigneur me conduit, je ne manquerai de rien ». Évidemment, cette phrase était écrite en latin « Dominus regit me et nil mihi derit ». Que le dernier ferme la porte. Non, <rire> le Seigneur me conduit, je ne manquerai de rien. On a pu voir cette phrase ce week-end. Un homme politique Un homme politique Non. C'est à l'étranger À l'étranger, non. C'est un tatouage. C'est un tatouage, bravo. Ah. Ah. Ah. Alors, sur qui Sur qui Un artiste Nabila. Ça dit quelque, chose, ça dit quelque chose. Nabila. Sur Nabila, non. Mais Jean genre, genre Nabila Sur Fovoto. Sur Fovoto Bon, non, On aurait vu un, ce week-end Fovoto avec un tatouage. J'ai entendu à la radio que Fovoto ah. se promenait au salon du tatouage et qu'elle a dit est-ce que je peux me faire tatouer On lui a dit oui, donc je sais qu'elle s'est fait tatouer. Vous avez fait euh, tatouer votre voiture chez Noroto Non, <rire> c'est Noroto. On lui a euh, changé de peau. C'est une femme. Une, non, c'est un homme qui <coughs> porte un, ce tatouage. Un artiste Un artiste à sa façon. Un alors. boxeur un, À sa façon. Et un, donc c'est au sportif. salon du tatouage. Pas du tout, pas non, du tout. Est-ce que c'est un boxeur Un boxeur Non. Un écrivain. Un écrivain, non. Un chanteur. Un chanteur, non. Un, journaliste. un, sportif. un, un sportif. Un sportif, oui, monsieur sais. Un euh... sauteur à la perche. Un sauteur à la perche, non. Vous avez vu beaucoup de sauteurs à la perche ce week-end Un, un perchiste, oui, j'en ai vu un paquet, oui. Ah ouais? Oui, êtes... j'ai fait une réunion de perchistes à la un maison. C'est euh... un footballeur. Ah, ce ne serait pas Olivier Giroud. Et c'est le tatouage du double buteur de l'équipe de France, Olivier Giroud. Bonne réponse de Florian Galvan. On a gagné 3-1 contre le Luxembourg et il a marqué deux buts eh oui. Olivier Giroud et là ce tatouage il est très croyant il affiche en latin sa foi en Dieu Dominus regitmet Nil mi derit le Seigneur me conduit je ne manquerai de rien C'est tatoué où à, à, à à sur, son sur, sur son bras <rire> <rire> Sur son bras et il prie chaque jour euh, euh, il se confesse Il en appelle à Jésus plusieurs fois en cours de match. Vous croyez-vous, monsieur Oui. À, par exemple, vous faites votre prière avant les grosses têtes à chaque fois Ah oui Ah oui Je pris ça une grosse tête, oui. <rire> <rire> non, parce que pour avoir, euh, je sais pas, euh, une, euh, alors je crois qu'il y a une force qui... Des, hmm. On subit des influences, oui. Voilà, ah oui, ouais, ouais, ouais, L'alignement des planètes. Ouais, mais... alors, moi, elles sont bien alignées, les planètes. Mais, mais tu vois, je suis sûr qu'on est régi par des influences, les astres... La... Je suis sensible à la Lune, moi, par exemple. Hein, <rire> ce qui, qui n'a rien à voir avec Jésus. hein Je l'ai vu, euh, vu avant l'émission, il était sous son petit tapis en direction des mecs. <rire> Non mais sérieusement, vous allez à la main, c'est tout monsieur ben Moi, j'ai, j'étais en, en collège et lycée privé chez les Bonnes Sœurs, donc euh, on m'a mis au catéchisme très tôt. donc. Euh, ah oui ouais, et, je trouve, et, ben, et de toute façon, je trouve que la Bible, c'est une jolie histoire. Ah, c'est la, la meilleure des écoles. De, c'est quand même un super roman. Mm -hmm. Et et après, euh, à l'école... Donc c'est des valeurs que... Oui, je, donc je suis croyant. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui nous régit. Du coup, euh, mm. moi je fais ma prière, je demande mes petits trucs. Là, par exemple, le mois de mai Cariblo. <rire> oui, oui, oui. Le mois de mai, c'est le mois de la Vierge. Oui, oui. Moi, je n'ai ouais. qu'un Le jour de l'Immaculée Conception. Ah oui. Ouais, donc je suis, le je suis très en rapport avec née. la Vierge, ouais. ah. Et donc au mois de mai, il faut faut te priver d'un truc que tu aimes bien pendant tout le mois. Ah et oui. Et alors, par exemple, toi tu vas te priver de quoi ouais, Moi, je me prive d'un truc que j'aime bien pendant tout le mois <rire> et comme ça c'est ta façon de rendre au ciel ce que tu donnes. C'est quoi, quoi Non, moi je ben pendant tout le mois de mai, je ne boirai pas de café. Ah oui Non mais non, si tu veux vraiment oh. que la Vierge ait une influence tu fais ce que t'aimes le plus. Tu baises pas pendant un mois. <rire> mais tu te dis que j'aime baiser, moi j'aime pas baiser. Yeah. <rire> Entre un café. Moi je préfère le café. <rire> Vous oh, oh, faites oh, vos oh. prières, madame Dombard ah, Moi, oui, bien ah, sûr. J'étais Non, non, mais, mais bien entendu. Mais vous faites votre prière tous les matins ou le soir Non, non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas avec euh, une, une, une chose systématique. Mais je prie beaucoup oui. et ça, ça, je trouve que c'est un moment absolument... Extraordinaire d'intensité. Qui... Je vous prie de m'apporter l'entrée, je vous prie de m'apporter le dessert, je vous prie de ranger mes chaussures. Je vous prie de, vous prie de faire la cuisine, je vous prie de passer l'aspirateur. Vous... C'est vrai que vous priez beaucoup. C'est quoi par jour C'est quoi le prix de ce sac RTL, première radio de France. 17h. Un point sur l'info avec Alexandre de Saint-Aignan. Et la canicule qui gagne le sud de la France. 34 départements désormais en vigilance orange allant du nord-est du pays jusqu'à la Méditerranée mais aussi dans le sud-ouest jusqu'à la Gironde. C'est à Nîmes qu'il a fait le plus chaud aujourd'hui. Près de 40 degrés. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se rendra sur place demain pour faire le point sur les différents dispositifs de lutte contre la canicule. Les températures y seront encore extrêmes demain. Le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier sera l'un des invités d'RTL Soir. Tout à alors à 18h avec Vincent Parisot programme chargé à l'Assemblée nationale cet après-midi avec le avant le début des vacances parlementaires les députés doivent voter trois lois définitivement le texte controversé sur l'asile et l'immigration la loi avenir professionnel et celle contre les violences sexuelles et sexistes euh, le texte porté par la secrétaire d'État Marlène Schiappa qui lors de la séance de questions au gouvernement tout à l'heure accuse un député de la France insoumise d'avoir fait des gestes très Agressif, je cite, envers Brune Poisson, la secrétaire d'État auprès de Nicolas Hugo, Nicolas Hulot, pardon, Hugo Bernalicis, c'est donc ce député de La France Insoumise qui est accusé de gestes très agressifs par Marlène Schiappa. Il lui aurait envoyé, il aurait envoyé des, des baisers, il aurait envoyé des souffler des baisers envers Brune Poisson. La passe d'armes se poursuit sur Twitter. Le ministre des Comptes Publics Gérald Darmanin a revu ses prévisions de croissance à la baisse pour 2018, 1,8% au lieu de 2% tout en confirmant l'objectif du gouvernement de réduction du déficit public. Une scène surréaliste en plein milieu de l'aéroport d'Orly. Le terminal a dû être fermé temporairement alors qu'une bagarre a éclaté entre deux groupes de personnes parmi lesquelles les rappeurs Booba et Caris. Ils ont été interpellés Paris Aéroport indique que des retards sont à prévoir pour les vols au départ du hall numéro 1 de l'aéroport Orly-Ouest. Porte close à la tour Eiffel en raison d'un conflit social. Le monument parisien est actuellement fermé aux visiteurs. La direction affirme que cela fait suite à la suspension des négociations avec les syndicats mécontents de l'organisation de l'accueil des touristes. La Tour Eiffel est l'un des sites les plus visités de Paris avec 6 millions de visiteurs par an. Encore des trains annulés demain au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse. La SNCF prévoit d'assurer 4 trains sur 5. Retour à la normale très progressive donc après le rétablissement du courant dans la gare parisienne. Tout devrait rentrer dans l'ordre au plus tard lundi. Quasiment deux mois après la polémique, l'Aquarius va reprendre la mer ce soir, rien ne fera renoncer le navire de SOS Méditerranée Martel l'association aujourd'hui le bateau de sauvetage des migrants, était en escale technique à Marseille, début juin l'Aquarius avec 630 migrants à bord s'était vu refuser l'accès à Malte et à l'Italie, se retrouvant contraint à faire route vers l'Espagne après une proposition d'accueil au port de Valence il fera encore très chaud à l'est demain, je vous le disais mais aussi dans le sud-ouest puisqu'il y a 34 départements désormais en vigilance orange. La journée s'annonce bien estivale sous un soleil généreux. Demain avec quelques risques d'orages sur les reliefs. Les températures pour l'après-midi il fera 25 à Cherbourg, 29 à Nantes, 30 à Paris, 31 à Strasbourg, 32 à Bastia, 34 à Marseille et localement jusqu'à 38 degrés dans la basse vallée du Rhône. Il est 17h03 sur RTL. Vous retrouvez Laurent Ruquier pour la suite des grosses têtes avec la Méliflueuse Virginie. D'accord, je vais ouvrir mon dictionnaire et parce que voilà. je sais absolument pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est un compliment. Savire douce et suave. Ah, gentil C'est Guillaume Apollinaire. <rire> ah, Très bien, <rire> je prends. Merci Alexandre de Saint-Aignan <rire> Deuxième partie des grosses têtes de l'été en compagnie de Laurent Ruquier jusqu'à 18h et on retrouve dans cette séquence Marcella Yacoub, Laurent Baffi, Jean-Jacques Perroni, Bernard Nadie, François Rollin et Karine Le Marchand. Quels sont les premiers à avoir eu réellement les dents du bonheur Les premiers Adam et Ève Non qui sont les premiers à avoir eu ce qu'on a appelé les dents du bonheur. C'est dans la quoi, mythologie. quoi les dents du bonheur Les lapins. dents écartées. Alors les dents du bonheur, c'est avoir ah. une sorte d'écart ouais, là au milieu des dents. Léo Féré, comme Vanessa Paradis, comme Léon Ferré, comme Yannick Noah, William Lémergie et beaucoup d'autres. Divisés d'ailleurs aussi. Laurent, les premiers, donc, c'est de la, la religion. Histoire. Non, pas de la religion, la mythologie. mythologie. C'est-à-dire qu'en fait, l'expression n'existait pas jusque-là, ah. évidemment. Ah. Avant qu'on utilise cette expression, il y a eu d'autres personnes qui, ah, avaient, un couple célèbre. qui avaient les dents effectivement euh, espacées, en tout cas au milieu de la mâchoire. Mais depuis ces gens-là, on a dit ce sont les dents du bonheur. Roméo Noir. et Juliette. Roméo et Juliette. Non. Mais c'était euh, des, des personnages fictionnels. Des personnages fictionnels. Non. Français ah. Français, oui. Mireille Mirosca Non. C'était des, des acteurs Merkel et... Ce ne sont pas des acteurs d'ailleurs, ce ne sont pas des noms que je vous demande, mais une catégorie de personnes qui ont été les premiers à avoir ce qu'on appelait les dents du bonheur. Ça existait avant, mais c'est à partir d'eux évidemment qu'on appelait ça les dents du bonheur. Des siffleurs Des siffleurs, des, non. Des évidemment C'est lié au fait que ces dents-là se étaient censées leur porter bonheur. C'était ouais. ah, une catégorie socioprofessionnelle Oui, on peut dire ça Des kamikazes Des kamikazes, non Des goûteurs Des goûteurs, non C'était des gens des qui clous, servaient non. de leur bouche pour leur métier Exactement Ah bah, ah, les putes Les, les souffleurs <rire> La Les souffleurs de verre. Les sommelier. Les sommelier, non. Les souffleurs de verre. C'est très dur à trouver, je vous préviens. Je peux préparer, je pense, mon chèque de 300 euros. De, des question. gens qui travaillent dans un cirque. Dans un cirque, non. Les un métier plus, qui existe encore. Un métier qui n'existe plus, en tout cas, qui existe encore, mais plus de cette façon. Ce sont des goûteurs de des quelque goûteurs, chose. C'est avec du vin. Deux fois que vous dites des goûteurs, deux <rire> fois que vous C'est une activité artistique Je n'ai pas entendu euh, la première fois que vous aviez posé la question. Ce sont des gens qui font passer de l'air dans quelque chose de liquide. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ah, C'est deux fois que tu poses la question. <rire> ah non Mais c'est des gens qui sont enfin... embauchés, c'est un critère de sélection pour euh, faire ah non, ce métier. Non, non, non, pas du tout, c'est plutôt plutôt l'inverse. C'est la conséquence de leur métier conséquence, oui et non, c'est plutôt à cause de leurs dents écartés. Ah, les joueurs d'harmonica. Qu'ils ne vont pas pouvoir faire leur métier. Trop pétiste. Non, non. Est-ce est... que c'est un métier artisanal Du tout. Ça passe par l'oralité. C'est un, un métier d'effort physique, très fort. Oh, ça oui, mais justement, ce métier, ils ne vont pas l'exercer, et voilà pourquoi on dit qu'ils ont les dents du bonheur. Et ah, parce bon si bon Ils bon pourraient bon mourir. S'ils n'avaient pas les dents du bonheur, ils feraient un métier qui pourrait les amener jusqu'à la mort. Exact. C'est militaire. C'est militaire. militaire. À l'époque, il fallait euh, arracher avec les Cléron. dents la cartouche pour mettre voilà. dans le fu mettre la poudre dans le fusil et avec leurs dents euh, écartées ils pouvaient pas mordre dans la cartouche et donc ils étaient réformés c'est pour ça que ça leur portait bonheur Parce ça pas. vient de la dent du... c'est de là les où viennent les dents du bonheur excellente réponse de Jean-Jacques Ferroni et eh oui Ça vient des soldats napoléoniens Napoléonien, qui, oui. effectivement, devaient, pour charger leur arme, alors qu'ils avaient leur lourd fusil à deux mains, car il fallait les deux mains pour porter et le oui, fusil. comme mon cousin. Ils devaient couper, en <rire> prenant dans la bouche, l'emballage en papier qui contenait la recharge de poudre. Et donc, ils coupait ce papier avec les dents. Et si vous aviez les dents écarté, vous étiez réformé, vous ne oui. partiez donc pas à l'armée, et voilà pourquoi on a dit que cela avait les dents du bonheur, car ils échappaient au front tout simplement. Et voilà. et Excellent monsieur Perry. Vous ah saviez non, en fait. Non, j oui, je le savais, mais j'ai été aidé par Karine, il faut ah bien ben, le dire. Karine qui a les jambes du bonheur. Oui, Et toujours oui. écartée. <rire> Et qui peut faire son métier. Ça veut dire toujours écarté, c'est ça. <rire> Elle peut faire son métier parce qu'elle écarte les jambes, <rire> c'est l'inverse. <rire> <rire> on, on <rire> ne bougez pas.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 17 h 9 Claude-Pierre Santis est à Anguin que l'on vous retrouve pour l'arrivée des courses. Oui, l'arrivée des courses. Dans la huitième dernière course, les chevaux oui, sont en piste. Non, c'est la course qui conclut ah, la réunion. Donc, je vous rappelle d'abord Virginie que le quinté du jour a été gagné par la jument italienne Titi Shepson. La combinaison gagnante 7-5, 10, 6 et 15. La septième, victoire du 8, est enclin. 2,70, 1,30. Deuxième, le 2, Early Dream, 1,80. Troisième, le 5, Eutz de Loney, 2 euros placés. Quatrième place pour le 6, Experts euh, Expert de la Côte. Donc, Pour ce qui est des résultats complets, ainsi que pour le pronostic de demain à Clairefontaine, un gros handicap pour les femelles sur 1400 mètres, on compose le 32-10 ou on fait un petit tour sur notre site, on refait les courses.fr Virginie. Merci Claudia, demain. Et la suite du best of des grosses têtes de Laurent Ruquier sur RTL, c'est avec Christine Bravo, Laurent Baffi, Bernard Mabille, Christophe Beaugrand, Gérard Jugnot et François Lévier-Gisbert. RTL. La valise. Un numéro entre 1 et 20, je vais demander à Bernard Mabia qui je demande rarement. 12. Le numéro 12, cher Bernard. Peut-être vous allez faire gagner. <rire> Elena Blanco qui habite.. Ah j'aimerais. Autun Bourgogne en Saône-et-Loire, direction la Saône-et-Loire. Ça va sonner chez Elena Blanco. J'espère évidemment pour la comptabilité de RTL qu'on va pas distribuer une valise par jour parce qu'en ce moment ça tombe dru. Les gens écoutent. Hein. Ah mais c'est fou. Je ne sais pas quels seront les sondages pour l'émission dans les semaines qui. Allô. Bonjour. Bonjour Elena Blanco. Oui. C'est Bernard Mabi qui a choisi votre numéro au hasard parmi tous ceux qui se sont inscrits. Inscrit pourquoi à votre avis Elena Je ne sais pas. Ah alors, ah, alors êtes... on s'inscrit on oublie. Eh, Bernard Mavis, ah, ça vous dit rien, ah, Madame Blanco. Vous n'avez pas idée de qui vous appelle, Elena. Non. Ah, ah, vous appelez bien Elena Blanco, vous habitez bien hautain <rire> bourgogne en Saône-et-Loire. Oui. Si je ouais. vous dis qu'il y a un public entier qui est prêt à vous acclamer. Ah, oui. ah, ça commence à venir. Ça vous revient Ça revient doucement. Vous dormez à 17h30 <rire> Alors, qui vous appelle à votre avis Les Grosses Têtes. Les Grosses Têtes, exactement. Exactement, Laurent Ruquier, enchanté, madame. Enchanté. Alors, vous <rire> savez pourquoi je vous appelle maintenant Oui, vous m'appelez pour la valise. Exactement, Elena. Oui, il faut la faire, il faut partir, madame. <rire> N'écoutez pas, Laurent, ma fille, Elena. Il y a longtemps que vous êtes inscrite <rire> euh, J'étais inscrite, euh, je crois, euh, non, début décembre. Début ah, décembre, c'est pas si vieux. Comme quoi Est-ce que vous connaissez le contenu de la valise RTL Écoutez, je connais pas. Je suis désolée parce que hier, j'ai pas pu euh, écouter. J'ai entendu seulement le matin qui euh, oh. a été euh, rajouté un week-end à Exactement. Ah, oui, avec un message. Dites un chiffre au hasard. Alors écoutez, il vous manque juste la somme. Si vous trouvez la somme, vous gagnez puisque effectivement, il y a un week-end à qui a été ajouté. Euh, je sais pas, 1023 euros. 1023, c'est pas mal. Mais c'était un peu moins. C'était 1200 euros euros Plus un week-end à la oh, source. Oh, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Helena Dans la vie, ben, euh, je suis couturière sur Autun. Couturière sur Autun. À ah, Autun, vous habitez Autun Autun, je suis dans Bourgogne. En oui. Bourgogne. Vous avez bien l'accent de la Bourgogne. <rire> <ouais>. <rire> non Non non je ne suis pas de Bourgogne. Vous je êtes de quelle, quelle origine Étranger. De quelle <rire> origine Ah, je ne veux pas le dire, parce que tous mes clients, ils ont du mal à deviner. Ah, Peut-être oui que ça, ça vous aidera à régulariser votre situation <rire> Ah non, non, non, non Oh, monsieur Baffi, vous n'êtes pas gentil hein ah, ben Non, il n'est pas gentil, c'est vrai. C'est parce que je n'ai jamais aimé les Noirs, c'est pour ça. Elle pas Noir. Ah, même pas Elle s'appelle Blanco Elle est, bon est bon portugaise si je, je dis on déchaînant monsieur Baffi, qui divise ma nationalité, moi je le C'est un pantalon sur mes yeux. <rire> le Mais Elena, vous pouvez me le faire avec la poche pour se frotter ou pas Oui, oui, oui. Et vous lui retirez l'entrée pour se gratter. Alors, je pense moi. que vous venez de l'Europe de l'Est. Moi, je pense que vous êtes polonaise. Elena. Oui. Non Mais c'est Europe de l'Est ou pas Oui. Roumaine ah. Ouais, – Oui, moi suis romaine. Roumaine, roumaine. roumaine. roumaine. roumaine. Ouais. Elena Blanco eh ben, vous avez épousé un monsieur Blanco Oui, monsieur Blanco oui. Exactement. Et il est quoi monsieur Blanco il... espagnol Noir. Euh, non non non, il est toulousain. Ah, Toulouse. Mais en tout cas, il va être déçu monsieur Blanco si vous entend, vous avez raté la valise RTL Elena. Oh, je suis vous <rire> habitez où Elena J'habite à Outang. C'est dans quelle région C'est en Bourgogne. <rire> en Bourgogne. <rire> tu suis, bah, bon je, vais, je vais regarder les dates de tournée. S'il y a une date, je vous inviterai, Elena. <rire> Et il veut son spa. Ah, avec en... grand <rire> plaisir. <rire> Ça fait grand plaisir. Et je vais vous envoyer une montre, RTL. Homme, pour vous, Elena. Enfin, femme, pardon. Oui. C'est gentil, euh, c'est gentil. Mais euh, il bon. va pas bien. Et depuis David Bowie, il Une est Et Une autre RTL femme pour vous, Elena, et homme pour votre monsieur Blanco. Comment son petit nom François. François. François, et bien voilà. François et Elena, on vous embrasse l'un voilà. et l'autre. Désolé pour la valise RTL. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. bien utile de vous le dire, mais bon, on va le faire quand même. Michael Jackson était sur RTL avec Rock With You. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. Et oui, même pendant l'été, Citroën reste toujours à vos côtés.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 Le Grand Jeu RTL de l'été. Et tout à l'heure, à 17h45, vous pourrez jouer au Grand Jeu RTL de l'été pour gagner soit un chèque de 1000 euros mazette et un voyage de rêve. Waouh En Californie et dans le Grand Ouest américain pour deux personnes, 12 jours en pension complète offert par Salin Olydès. D'ailleurs, le voyage était en jeu hein, hier, mais il n'a pas été gagné. Et si on calcule bien, euh, le grand jeu de l'été se termine dimanche. Donc, la chance sera peut-être avec vous tout à l'heure. Voilà, je dis ça, je dis rien, vous n'avez rien entendu. Appelez-nous au 3210 ou vous pouvez nous envoyer votre SMS avec le mot « été » au 74 900. Et si vous êtes tiré au sort, et bien vous pourrez choisir soit Christine Hass, soit Jean-Michel Zeka pour vous annoncer votre cadeau. Pour rebondir sur la valise RTL de tout à l'heure, vous savez que vous pouvez vous inscrire pour celle de la rentrée qui débutera d'ailleurs le 27 août prochain en envoyant un SMS avec le mot valise au 74 900. Vous connaissez évidemment la fameuse collection Les Nuls pour les Nuls, hein, les mathématiques ah, oui. pour les Nuls, l'architecture pour les Nuls. Il y a tout. Hein. Tous les domaines, tous les. thèmes. Ils ont même fait le rock pour les Nuls, oui. ce que j'ai trouvé un peu bizarre. Ah c'est vrai, c'est pas bien le rock pour les Nuls. Là, moi aussi il fallait le faire pour ceux qui n'y connaissaient rien. Ah, ils auraient de... pu vous demander à vous de le faire. Mais ils l'ont demandé. <rire> <rire> et ben là, pensé... ils, ont dem... ils ont demandé à un monsieur qui s'appelle François Regnaud c'est toujours Éditions First, de faire pour ce thème. Pour les nuls, 251 pages consacrées à. ben voilà. À quoi C'est un nouveau pour les nuls mmh. qui viennent sortir. Pour ça, il fallait engager quelqu'un évidemment qui avait travaillé à cet endroit. François Regnaud a travaillé à cet endroit. Voilà pourquoi il a accepté d'écrire les 251 pages pour les nuls. Mais Alors vous quoi, dites quoi Pour les nuls Vous dites à cet endroit. Donc c'est par exemple être la Tour Eiffel pour ouais. les nuls, par exemple. Par exemple, l'Élysée. L'Élysée. Est-ce que c'est un lieu qu'on visite Alors c'est pas un lieu qu'on visite parce que c'est un. Il y a plusieurs endroits. Mouillons ah. le captif pour les nuls Non. <rire> Les musées, non, les musées Non, les musées Le non. Les centrales nucléaires. Les centrales nucléaires non. Les aéroports Les aéroports non, mais on se rapproche. Les gares. Les gares, mieux que les gares. La SNCF. La SNCF ah, pour ah. les nuls, bonne réponse de Florian Gazan. Regardez. Ça vient de sortir ah, la SNCF bien. pour les nuls. Je les commandé, mais pas. ça a été livré retard. <rire> <rire> en fait c'est la, la SNCF pour la SNCF donc. Ouais. Alors c'est François Regnaud qui écrit la SNCF pour les nuls. Des origines de la SNCF à la dernière réforme ferroviaire. Vous saurez tout du train au porte à porte sur application de la France à l'Europe et au monde. Tout sur la SNCF. Alors ce qui est intéressant. Je sens pas le best-seller là quand même. Hein, <rire> je, je sais pas. Non mais... parce que finalement si t'es nul si t'es nul en quelque quelque chose c'est que tu t'y intéresses pas donc je vois pas pourquoi tout à coup on s'intéresserait à la SNCF même si on est nul c'est <rire> ouais. pas idiot ce qu'elle ouais. dit en même ah temps c'est jamais idiot ce que je dis mais, que, quand il y a l'informatique pour les nuls tu peux avoir envie de t'y mettre et donc avoir un euh, truc de base mais t'as pas envie de te mettre à la SNCF bah, bah, pourquoi pas bah, aller tu savoir. peux avoir envie de comprendre pourquoi ça, comment ça marche pourquoi ça marche pas c'est pour, pour, pour Guillaume Pépi en ah, fait c'est ce bon, ça c'est pour <rire> Guillaume Pépi Ça, ça s'appelle les nuls pour la SNCF. Ça, c'est pour la direction. La SNCF pour les nuls nous permet, par exemple, chapitre 24, oui, et ça me donnera l'occasion d'offrir effectivement une seconde chance à notre auditeur qui s'appelle Benoît Weitzmann, je croyais que je l'avais pas cité, qui habite à Bliqui en Belgique, il espère un chèque RTL, puisque vous avez aussi le classement dans ce dictionnaire La SNCF pour les nuls, le classement des plus belles gares de France. C'est un sondage qui a été fait sur Internet et il y a quand même 31 000 personnes qui ont voté et qui ont désigné, alors à vous de me dire quand même au moins le trio de tête quelles sont les trois plus belles gares de France. Est-ce qu'il y, est qu y a une gare parisienne dans le, dans le trio de et tête Eh bien Limoges, je suis très surpris parce que c'est vrai que la gare de Limoges, on la connaît bien oui. et elle est assez jolie, eh bien elle n'est pas dans le top ah. 10. Est et La Rochelle, elle Bravo, oh, Valérie oui, Elle est tellement elle est belle quoi. Elle est en numéro 2, la gare de La Rochelle ah, bah, Bravo, voilà. Valérie Mérès Et la gare de Perpignan La gare oui. de La Rochelle elle a été faite en 1878. C'est l'architecte Pierre Esquier euh, qui a fait rem, une façade et des mosaïques magnifiques, oh, paraît-il, c'est vrai oh, ouais, Moi, dès que j'arrive là-bas, j'en de bonheur. C'est pas <rire> vrai. Ah. Surtout quand ça arrive à l'heure, ah, oui. ah. Mais Donc elle pleure pas souvent. Ouais. Euh, Marseille-Saint-Charles Alors mais c'est pas la gare numéro un. Alors Marseille... Saint-Charles, elle y est dans le top 10, elle est 9e, ah mais ouais. c'est pas de, sur Pier le podium. Perpignan, je vous ai dit Perpignan non, non. Bordeaux Saint-Jean Bordeaux Saint-Jean non. tour. Est-ce qu'il y a une gare parisienne Tour? il y a une gare parisienne, c'est -ce la gare de Lyon qui est en 10e place et la gare du Nord en 5e place. Ah, oh. Mais vous voyez pas dans le top 10, dans le top 10, on a trois gares de province, gare de Metz ah, peut-être. La gare de Metz, Metz numéro 1, oui. ah, bravo Jean-Jacques Perroni, la gare de Metz. Voilà une grosse connais la France, ouais. euh, Tour, Saint-Pierre-des-Corps. laissez moi vous dire quand même que la gare de Metz, on la doit à Monsieur Jürgen Kreuger, ah, ah. qui euh, a quand même fait cette jolie gare en 1908. Les caisses sont très longs, larges, les salles très spacieuses. C'était une gare à destination militaire, et évidemment. Oui, oui. Vous avez trouvé quasiment le podium, hein, mais il me manque la troisième gare. La gare d'Angoulême Et c'est Victor Laloux à qui on doit cette gare. Entre 1896 et 1898, Victor Lalou a été l'architecte <rire> de cette gare qui a été réhabilitée il n'y a pas longtemps, en 2013. C'est une gare cul-de-sac. Euh, ah, Jean-Leport. Euh, Jean Le Havre. Euh... Euh, oui, mais mais. C'est une grande ville. Alors attention parce qu'on s'y arrête beaucoup, on y fait escale. Comme c'est une gare en, en, en cul de sac, les trains. Euh, pas, faut pas jouer. C'est Cherbourg. Non, c'est pas Cherbourg. Est-ce que c'est en bord de mer Non, cest à en fait il y a une autre gare que celle-là. La Bol. Non, non pardon Saint-Pierre-Décor alors Et justement c'est sa pas Saint-Pierre-Décor c'est jouer les Tours, tours. c'est la garde de voilà. Tours oui. qui est en troisième position allez, bonne allez, réponse allez, de Michel bravo Parce qu'en fait, les trains s'arrêtent à Saint-Pierre-des-Corps et on voit pas la gare de Tours. Euh, eh, je connais pas, du coup, est celle bien. de, de Saint-Pierre-des-Corps ah, pas très ah, Il faut y aller à pied, Saint-Pierre-des-Corps au pied. <rire> Vous voyez, c'est quand même grâce à la SNCF pour les nuls qu'on a le classement des gares. Ah Oui, mais mais c'est vrai. On, on l'a pas lu et on le savait. Alors, <rire> D'accord, mais enfin, quand même. Ouais. C'est triste, une gare, moi, je trouve, toujours. Ah bon Pourquoi Est-ce qu'on part On part On arrive aussi ça nous arrive d'arriver oui. moi je pars dans une gare n'arrive pas je pars euh, je mais alors vous revenez par où <rire> Il revient jamais. Et Il et revient je... par avion. Très <rire> et, et je regarde mais... à travers la fenêtre et je suis là avec mon mouchoir ouais. et je. Oh. Alors on peut plus être romantique avec les TGV maintenant parce qu'avant le mec ou la nana pouvait courir et monter dans le train au, au dernier moment. Maintenant c'est fini. Eh. suis parce qu'il reste quand même le type qui tient le wagon bar mais. Ouais. <rire> ah. Non mais après c'est vrai que c'est toujours des moments dans les gares on voit. Euh, des, des enfants qui pleurent parce qu'ils laissent maman Parce qu'ils partent avec oui papa tout seul Il y a des oui couples qui se, qui se disent au revoir Et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'émotions quand même. Envoie, beaucoup. envoie de ces trucs bon oui, J'ai jamais oui. vu ça mais. Ben, oui, non, mais Bien sûr, il y a toujours un amoureux ou une amoureuse Qui pleure Qui met sa main mais sur la vitre Qui tu sais. part en train de C'est comme la chanson Puisque oh. vous partez en voyage voilà. Puisque nous nous quittons ce soir C'est joli. Mon cœur fait son apprentissage. Et les parents qui emmènent le petit. Oui, euh, pour aller en commun. Mais, oui. euh, mais il Et ils pleurent. Ils il que les il pleurent, il pleurent pas longtemps. Et une fois que les parents sont partis et que le train est bien avancé, il se change. Oh. <rire> ouais, il change. Et les mecs qui t'attendent, euh, les chauffeurs de VTC avec leur petite ardoise vénilia avec ton nom avec une faute d'orthographe, c'est beau aussi. <rire> c'est beau une gare. C'est beau. Moi, j'aime bien. Et puis les gens qui viennent, tu ils ont leur chat dans une boîte. Oui. Ah oui. Et puis t'entends le chat qui vomit pendant le trajet. <rire> ça arrive, ça. T'entends un petit c'est un et les gens qui arrivent qui enlèvent leurs chaussures qui se mettent à l'aise et d'autres qui ouvrent leur sandwich aux jambon. et parfois ça fait la même odeur avec la clémentine à côté Ah voyagez en seconde dans du papier non non il y a ça aussi en première madame moi ce qui m'énerve c'est alors parce qu'en fait les gens maintenant effectivement écoutent leur musique et on entend toujours un fond cest à toujours oui moi j'ai fait un truc que je vous commande, c'est il euh, y avait toujours un gars qui parle très fort. C'est du genre, euh, j'arrive à Rennes. Hein, et moi, je gueule dans ces gars. -là. Nous aussi, connards. <rire> <rire> FPL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. Vite, il est l'heure de faire rôtir les prix dans votre géant. Pour les 120 ans de casino, aujourd'hui seulement de 17h à 19h pendant les happy hours, bénéficiez de 50% de remise sur la volaille. Oui, 50% de réduction sur le rayon volaille de votre géant. Les prix bas, c'est... Remise en bon d'achat, voire conditions et magasins participants sur géantcasino.fr. Offre également valable dans les supermarchés Casino.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 Des jeux, des histoires drôles, des jeux de mots, des contre-pétris ou encore des quiz. Voilà ce que vous réserve le petit livre des grosses têtes spécialité que vous pouvez trouver en librairie aux éditions Michel Lafon. la question concerne Irène et Alex Pepperberg, qui ont des relations très particulières. Laquelle Ils sont frères et sœurs Pas du tout. Ils sont si moi Non, Irene Pepperberg est une neurochimiste américaine qui travaille à l'université de Waltham. Et l'autre s'appelle Alex. Alex. C'est son patient. C'est pas son patient. Mais il s'appelle Alex Pepperberg aussi Oui, on peut considérer qu'ils qu sont pas femme Ah non, ils sont pas mariés. C'est son chien. C'est pas son chien. Est-ce que c'est la même personne C'est un animal. C'est un animal. Ah Alex. son cheval là. Non plus. Sa souris sur laquelle elle fait des expériences. Pas du son tout. Son chat. Mais c'est vrai qu'elle s'est livrée à des expériences sur Alex. Alors c'est une poule oui. à qui on arrache son bec. Pas du tout. Alors si c'est pas une poule, c'est un bœuf. Non. Plus. Un animal de la basse-cour. Non. C'est un carnivore. Ce n'est pas un carnivore. Un perroquet. C'est un perroquet, Alex. Bonne réponse de Florian ah. Gazon. Et Irène. Pepperberg est connue pour avoir travaillé sur le langage des animaux et elle a réussi, paraît-il quand même, à apprendre 150 mots à son perroquet, 150 mots, et il en comprend plus de 1000. Et elle estime donc que les animaux peuvent avoir, contrairement à ce qu'on dit, un langage commun avec nous, on peut leur parler, ils peuvent nous Le comprendre. Sûr, 150 mots, il est trop intelligent pour faire Secret Story, lui. <rire> Non seulement il en parle 150 des mots, mais il en comprend mille. Comment elle sait qu'il en comprend mille Il oui. oui, oui, celui-là, je l'ai compris. <rire> non, mais... Non, mais si elle la » Mais c'est a raison Si c'est dire « Oui, il dit oui à tout, euh, tu veux manger ?»« Oui, oh, il comprend, bah, euh, oui, tu veux manger. » Alors que juste, euh, il a compris, euh, tu veux aller te coucher Tu vois ce que je veux dire Mais c'est vrai qu'on comment savoir qu'il en comprend autant Non, si c'est dire exemple, oui et il non. dit « Oh là là, t'es un procrastinateur, toi. » Il fait « Oui ». Bon, elle se dit il connaît le mot « procrastinateur ». Mais comment savoir qu'il le connaît si qu Il faut qu'il s'exprime. Isabelle, votre perroquet, puisque vous avez un perroquet, il parle pas. désormais célèbre, on le sait, il s'appelle Jean Moulin, parce qu'il ne parle pas. Mais quand même, il y a bien un ou deux mots qui comprend, non Votre perroquet. comprend rien. Comment ça Mais non, il est con. <rire> Et, et, et il va vivre, il est en pleine forme, fait... il, va, il peut vivre un perroquet peut vivre 80 ans. Est-ce que tu il est pas il est pas sourd tout simplement muet Non, il est pas muet parce non, que de temps en temps il dit ta gueule quand même. Non, <rire> non il fait il fait madame Voilà. C'est toi qui lui as appris à parler Ouais. Et il dit madame ou il dit madame attends... <rire> <rire> Pourquoi t'as pas pris une perruche <rire> Le pauvre perroquet, il n'a pas de mode, il espère parler, il se retrouve chez Isabelle Donc il a la double peine. Je moi <rire> moi j'en ai eu un et qui parlait beaucoup. Il jouait vous... du Gabon, ouais. Ah oui et ben voilà, c'est des horreurs. Qu'est-ce de... qu'il vous disait le vôtre <rire> Que des horreurs, c est c est c est que, que des horreurs, parce qu'il cachait, mes grands-parents le cachaient dans les toilettes quand ils recevaient des gens, et donc il avait appris tout le répertoire. Et dès qu'on le sortait, quelqu'un sonnait, il... il faisait tous les bruitages qu'il avait entendus aux toilettes. <rire> il n'y a plus jamais personne oh, ça... qui est venu à la maison pendant des années. Comment il s'appelait on... Coco, évidemment, est vrai, très original. Et donc, sauf que sauf qu'on avait des soucis parce qu'on le mettait sur le balcon parfois et qu'il insultait véritablement tous les gens qui passaient en bas, il faisait, il est sifflé, <rire> salot, cochon. Et il y a des types qui voulaient monter pour casser la gueule de, de mon Pourquoi -père. les perroquets s'appellent Coco Ça, c'est une question que ah, je tu sais. viens de Jacob. Coco le perroquet. Coco. Vous connaissez l'histoire du perroquet de Georges Marchais. Euh, quand mm -hmm. un jour, il y a Brezhnev qui arrive à Paris et il dit, tiens, je vais passer chez Georges Marchais. Et Georges marchait à perroquet mais sauf que le perroquet n'arrête pas de répéter à mort Brejnev à mort Brejnev à mort, Brejniev a mort Si je vous jure c'est vrai non. Et mais alors qu'est-ce qu'il fout il a la trouille c'est pas quoi faire parce qu'il y a Brejnev qui passe chez lui Alors il, il fout fout il faut le il, fout le, perroquet. il fout le perroquet dans un, dans le congélateur Ah et, et, et comme ça, moi, je suis tranquille, je ne risque rien. Et Brezhniev arrive, il s'installe sur le canapé, dit, on boira bien une vodka, monsieur Marché. Et alors, Marché... Il avait vraiment cet accent-là. Oui, oui, et... oui. Il était un peu beige, était ouais. nord, bien, il belge, il était un peu belge. Il a une vodka, monsieur Marché. Il est bien, il est bien. Une vodka, bien sûr, mais glacée, lui dit Brezhniev. Ah non, non, non, pas de glace, surtout pas de glace, dit Marché. Et Brezhniev s'est dit, je vais aller chercher la glace. Il ouvre le congélateur, et là, il voit un perroquet totalement congelé. Alors, il réchauffe le perroquet, et le perroquet crie « Vive Brejnev !» Et là, Georges Marchais pousse un ouf de soulagement, et Brejnev se tourne vers Marchais et lui dit « Voyez, ça a du bon, le goulag <rire> !» Grâce aux grosses têtes de Laurent Ruquier, sur RTL, on fait connaissance, des fois, avec d'illustres inconnus, qu'ils sont moins, du coup, grâce aux questions de Laurent. Eh bien, c'est dans le Best-of, cet après-midi. Une question pour Juliane Badaraco, qui habite Aurignac, en Dordogne, et ça concerne effectivement un chanteur, et donc plusieurs chansons, même. Ce chanteur, d'ailleurs, qui, il faut le dire, créa la maison de retraite des artistes à riss -Orangis. La Routourne Pourquoi vous dites La Routourne, non, pas mais oui, ça, la Routourne oui. non, mais oui, ça s'appelle La Routourne. Non, La Routourne, c'est l'association qui permet de financer la maison de ah, retraite de riss ah, ah, des artistes. Euh, ouais. Lui, ce chanteur, il a créé cette euh, maison de retraite. Euh, ce n'est pas Georgius. C'est Dranem laissez-moi terminer la question quand même <rire> euh, c'est une question pour monsieur Benichou, ça normalement c'est Dranem, bon alors je vais la changer ma question puisque c'est Dranem et que oh, vous avez la réponse oh, Péroni oh, ah, ah, quel est le plus grand succès du chanteur Dranem qui a donc créé cette maison de retraite pour les artistes à Rissorangis ah, Pierre, Viens, les petits pois Viens, pardon, allez, les petits pois, les petits pois, excellente réponse, Véritable Géria. Les petits pois, les petits pois, les petits petit oui. petit pois. C'est ça, les coups bien tendres. Les petits pois, les petits pois, les petit petits pois, petit pois, petit pois, petit pois. Ça ne se mange pas avec les doigts. Et comment vous savez ça Parce que je suis né il y a très très très longtemps et j'ai un très bon chirurgien esthétique, c'est tout. Les, non, mais les, moi les petits pois, c'est son plus grand succès. et eh ben, il en a vendu 25 000 exemplaires. Non, en... 25 000 boîtes, on dit. Ouais, boîtes. <rire> en 1904. Ouais. Ça date de 1904 ouais, ouais. cette chanson, les petits pois, les petits pois. J'adore cette époque. Il a chanté aussi le trou de mon quai. Oui, qui est admirable. Ah, j'ai peur. C'est admirable. admirable. Une, premi... <rire> une des premières chansons homosexuelles à, à... revendiquer l'homosexualité. Oui. Le trou de mon Le trou de mon quai. Absolument. Oui. Ah oui. oui, oui, oui. Ouais, le trou de mon j'ai mets des petits poids d'ailleurs. Oui, on y mettait d'ailleurs, La cacahuaterra à ah, ça je connais pas. C'est ah, ah, ah, une ah. parodie de la violetterra Ah oui, la ah, oui, Et Alors une des chansons qui a le plus marqué son, son répertoire, c'est Petronille, tu sens, l amant. L amant. Petronie, ah. tu oui, sens la menthe Petronille, tu sens, sens la menthe, pas tu sens, sens la, mante, la de menthe, tu sens menthe en tortillé, dans du papier, papier, papier doré. Ça alors. alors. Mais comment vous connaissez cette personne Mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère. Dieu et son âme me chantaient Petroni quand j'étais Ça doit être ouais, des chansons de pochetron Oui. oui. <rire> mon arrière-grand-mère était pochtronne dans mes <rire> Il y a deux chambres qui vous attendent, Harry Sarragis, ah, les deux là. Une connaissais Regardez Pierre que... Benichou. Alors là, il est mais. Non mais je suis pas d'accord. À la fin, c'est.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 Vlal médiateur, mais <rire> la jambe en bois. Sache pas ce que c'est là jambe. Elle avait en... une jambe de bois et, et pour que le ça se croit croit pas, elle, avait tout, elle, elle le caoutchouc. Bois, bois. Elle avait une jambe de bois. Ça nous rassure hein les jeunes. Mais toujours... <rire> En fait, c'est toujours la même chanson. Une chanson que j'aurais aimé connaître parce que c'était le prénom de ma maman, Raymond. Je connaissais pas ça non, Raymond. Non. Quand je pense à Raymond. <rire> <rire> James Bond, James Bond. Justement. Et alors une autre question. Alors j'imagine que là aussi ça a un lien avec le trou de mon quai. Henri, pourquoi n'aimes-tu pas les femmes Ah, oui, ah oui, oui, Il a chanté ça en 1929 quand même. Hein. Imaginez. Bon, on écoute ah, Révolution peu. à l'époque. Être légume, l'enfant du cordonnier. Et trois légumes, c'était bien pour les, le, la maison de Rotten. <rire> pour les petits pois. Pour les petits pois, oui. <rire> Et on en a trouvé une de Dranem dans la discothèque de Hertel, ce oh. qui n'est pas facile parce qu'on est en plein déménagement. Oui. Écoutez ça. Il est un truc très rigolo qui s'appelle le yo-yo que je suis très heureux de jouer quand je peux et pour cela je suis verni, ma femme ayant appris ce petit jeu charmant, le pratique adroitement quand, quand ma zézette yo en se servant de le nez. Ah merde, ça s'appelle... Je trouve ça merveilleux quand ma zézette yo dans sa petite main fine, elle attrape la bobine, pendue en deux, elle en fait ce qu'elle veut. Pendue en deux, elle oui. la quitte de la main, puis la reprend soudain, comme si elle tirait le bout. Dans le caoutchouc. Par ah, Mazetette Yo-Yote, ah, le petit jeu Lamboote. Traître pris par et Maître Gimsa. Elle joue avec moi. Par Kenji. Par Mazetette. Écoutez ça, monsieur. On va pas sans moquer. Grâce ah à non, lui. Ah très, non, mais c'était très très drôle. Grâce à, lui, en avance, grâce à lui. Les artistes ont une maison de retraite. En plus. Harry Soranger. C'est pas quoi, lui qui a fait Emilienne, non C'est enfin. quoi Emilienne C'était toi qui tapais Emilienne. C'est-y toi, c'est-y toi, ou cest pas dit toi, toi, si, si c'est toi, toi, ta, ta mère, mère a dit que, que, que tu reviennes, que tu reviennes, tu que tu reviennes, que tu, tu reviennes, que tu reviennes chez toi, toi. Ah non, c'est pas lui ça ah, C'est Georges Milton qui a chanté Emilienne, Emilienne ah, oui, ah, oui, Vous confondez George Milton et Dranem, ouais, oui, c'est honteux Mais ah, vous savez, oui. c'était une époque merveilleuse où les chanteurs Dranem chantaient des Lachem, chansons M, Vous croyez que c'est son fils <rire> Les gens chantaient des chansons idiotes et, et ça faisait des gros succès et je trouve ça génial, et moi c'est pour ça que j'aime cette époque et je connais un petit peu l'époque parce que je trouve ça formidable, je... et c'est plus c'est fini il n'y a plus de chansons ah, alors, Il devait être homosexuel effectivement, oui, maintenant oui, que vous me le dites Il y a une autre chanson qui s'appelle « J'en suis ». Oui, <rire> ouais, c'est oh possible. Non, ah. mais parce que c'était vachement, euh, là, pour le coup, ouais. euh, de, de, de l'assumer à, à l'époque, oui. euh, c'était vachement courageux. Ah C'était les années le... folles, hein <rire> c'est vrai. Il y avait une chanson. De Depuis Fernandes que je suis militaire, oui. c'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire. Je me fais un mauvais s'en fout J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai le froid qui est pas droit Les mollets trop épais. Les Tibérins plâplâ. J'ai le cœur en largeur Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, c'est pas tout. J'ai les genoux qui sont bons, etc., etc. Ça c'était ouvrard. Les hourard. grosses têtes de Philippe Ouvrard. <rire>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 Et je vous rappelle qu'il y a en jeu un chèque de 1000 euros et aussi un super voyage en Californie et dans le Grand Ouest américain pour deux personnes 12 jours en pension complète offert par Salin Holidays. Alors vous imaginez bien, beaucoup beaucoup d'appels et beaucoup de SMS et c'est un appel ou un SMS que vous avez envoyé euh, Juliana C'est un SMS Bonjour, Virginie. Bonjour Juliana, c'est vous donc qui a été tiré au sort euh, par SMS Bravo Donc je viens de le dire hein, il y a un chèque de 1000 euros et euh, et le voyage en Californie. Mais avant, on va papoter un petit peu. Euh, oui. Juliana, vous êtes en vacances Oui. D'accord, vous êtes Je... en vacances. D'accord. Où ça Euh, je suis dans le Doubs, à Ornan, plus précisément. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, magnifique. ça me dit quelque chose. Il n'y a pas un musée connu euh, genre un Le teint... musée du peintre Courbet. Gustave Gustav Courbet, voilà, Gustave. Voilà, ouais. Exactement, c'est ça. Et donc, ouais, c'est pas loin de la Suisse. C est, c est... ouais, je connais, en fait. C'est ouais, pas très, très loin, vous... loin ouais, effectivement. Je confondais. Ouais. Euh, Juliana, vous êtes voyageuse ou vous êtes épargnante <rire> euh, Je suis voyageuse. Très sincèrement, euh, ça me fait rêver la Californie, quoi. D'accord, c'est une chance sur deux. Vous allez choisir euh, votre animateur pour vous annoncer. Le cadeau, bon, on a compris que c'était clairement le voyage. Hein, franchement, euh, qui ne le souhaiterait pas d'ailleurs oui. euh, Christine. Par ensemble si vous voulez Virginie, tu si ah. gagnes. Eh ben, écoutez, euh, on a <rire> des millions de gens qui nous écoutent, un témoin d'ailleurs. Okay, on en parlera. <rire> J'espère en tout cas, Christine Hass, que vous retrouvez ce soir. Euh, dans quel est votre signe D'ailleurs, quel est votre votre signe euh... Je suis Sagittaire. Bon. Ok. Et où Jean-Michel Zeka Ben, je vais choisir les étoiles. J'espère qu'elle me portera chance, Christine. Asse. Asse. Bon ben, on va voir si c'est bon signe pour le, le Sagittaire. D'accord. Il est l'heure de réviser votre anglais. Et oui, vous partez pour le Grand Ouest américain. Mais RTL Hello. et Salin. Ah est vrai un jour inoubliable aux États-Unis pour découvrir Los Angeles, ah. San Francisco, ah. mais aussi le Grand Canyon et Las Vegas. Alors, bon voyage la, la bêtise oh est faite fait. <rire> oh mon dieu mon dieu mon dieu c'est dingue <rire> Votre voyage va commencer en bas de chez vous Juliana, je vais vous dire un petit peu le, euh, le programme Oui, euh, Puisque Salin Holidays a prévu votre transfert jusqu'à l'aéroport de départ ensuite direction Los Angeles Hollywood que vous visiterez Sunset Boulevard, on s'y croit Vous partirez avec des guides francophones qui sont prévus en excursion d'un 4x4 dans les principaux grands parcs nationaux comme Christine vous l'a annoncé et c'est pas fini parce que Las Vegas vous attendra avec ses hôtels, ses casinos et ses machines à sous avant de terminer votre voyage à San Francisco et sa baie. Inoubliable. Oh mon dieu, euh, c'est incroyable. C'est dingue un voyage organisé. Formidable, j'ai des étoiles plein les yeux là. Je vois ah, la Vegas, bien. je vois tout ça. <rire> Alors vous allez, de doux à Las Vegas, vous allez passer du doux à Las Vegas. Comment Vous allez passer du doux à Las Vegas. oui, ça va faire du bien. Un voyage organisé bien. par Salin Holidays, Salin Holidays, rencontrer le monde comme Juliana va le faire. On est très, pure, très heureux. Merci, c'est formidable. Merci non. Juliana. Et puis j'ose vous dire euh, bonne vacances, mais je, vous n'avez pas dit quelque chose au début. Bah écoutez, euh, il me semble, hein. Se hein <rire> J'arrive, je le passerai là. A <rire> bientôt Juliana. Merci, merci une été à vous, c'est formidable. Oh, merci bah, encore. Il le sera pour vous en tout cas. Merci Juliana. Si merci. vous voulez euh, participer au grand jeu de l'été, eh bien, inscrivez-vous au 74 900, donc c'est par SMS, en envoyant euh, le mot été, ou encore en nous appelant au 32 10. Et puis Puis vous jouerez demain dans RTL Matin juste avant 9h. On ose vous dire bonne chance, hein, les bonne chance. Le grand jeu RTL de l'été. Et après les États-Unis, c'est en papouasie que Laurent Ruquier nous emmène dans les grosses têtes de l'été sur RTL. Une autre question pour Régis Burbidge qui habite Maubeuge. Quelle est la partie Oui, très bien, Chantal. <rire> tu vois qu'elle est bonne, on peut la garder, oui. Quelle est la particularité de la reine Alexandra en Papouasie-Nouvelle-Guinée Ah, je peux pas le dire. Elle <rire> fait des trucs, moi je ne pas... Je euh... ne croyais pas. Elle, elle a elle est... une bite de 25 cm oh, Elle est transsexuelle. Non. Quelle euh... est la particularité de la reine Alexandra en Papouasie-Nouvelle-Guinée elle, elle a, c'est ce qu'on ce qu appelait dans le temps, où on pouvait dire les mots, une négresse à plateau. Alors, elle a une bouche, elle a une lèvre inférieure, Il fait 1m30 de circonférence. Elle fait des pizzas avec. <rire> c'est vrai C'est une petite fille. Non. Elle a fait Pas du porno. Elle est mariée qu'une fille Est-ce que c'est -ce est la reine actuelle de la Papouasie Il ne euh... le sait pas, il ne le sait pas. Euh... Il y a huit jours qu'il n'y est pas allé. Ce <rire> pas facile de vous répondre parce que je crois que vous n'avez pas bien compris la question des uns Mais oui, bien autres. sûr, elle n'existe pas. Souvent, la est réponse est la question. Ce n'est pas un personnage de fiction. La reine Alexandra en Papouasie-Nouvelle-Guinée, quelle est sa particularité Ah, mais c'est pas de Papouasie, c'est en Papouasie, donc elle est forcément peut-être reine d'autre chose. Euh, oui, en quelque sorte. C'est un animal Une pizza C'est un animal. C'est un animal. C'est un singe Alors c'est pas un singe. C'est un prédateur. Alors c'est pas un prédateur. Un esprit. Mais attention parce que je vous demande sa particularité en plus. Quelle est la particularité de la reine Alexandra en Papouasie-Nouvelle-Guinée Alors ce serait par exemple un animal genre un éléphant mais sans oreilles ou sans trompe. <rire> ouais. Un crocodile. Ou un zèbre sans rayures donc un ouais, cheval, ouais, ouais. une girafe. <rire> un crocodile sans dents. Un crocodile sans dents non. Non non. C'est oh. un insecte. Un insecte, oui. Un papillon. Un papillon, et c'est... Le papillon, papillon blanc. Non. Le, le pap papillon noir. Alors, la reine Alexandra en Papouasie-Nouvelle-Guinée... Une la chenille. La chanson de, de, de... Oui, bien sûr, de Claude François. Qu'est-ce qu'elle dit Les papillons. Quoi, Alexandrie. Alexandra. Ouais. Alexandrie, on l'amour sale avec la vie. Pardon. C'est un papillon Et de nuit. Les... Il y a des restes les... de Louvain. C'est un papillon sans ailes Un papillon sans ailes, non. Un papillon de nuit un papi... C'est une chenille. Non, c'est une un... luciole. Vous avez un... trouvé que c'est un papillon, oui, la reine oui, oui, Alexandra. Oui. C'est bien déjà. Hein. Il a des ailes sans motif. Non, mais ah. la particularité de ce papillon, qu'on trouve uniquement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est que c'est Il dort la nuit Mais non Il est uni Comment ça il est uni sa couleur est unie. Oh il y a d'autres papillons qui sont unis. Ils ne volent pas Non C'est vraiment tout simple en plus. Ah bon Il est bleu Mais non Il est blanc Il vit là-bas Mais oui, c'est le plus grand papillon du monde C'est le plus grand papillon du monde Bonne réponse de Caroline Diamant Quelle taille Il fait 30 cm d'envergure. Ouais. Ah ouais. Alors on l'utilise comme delta <rire> C'est fou ça. C'est incroyable. Moi quand les filles me disent "mais c'est là, on n'entend pas pire." <rire> <rire> 16h, heures, 18h, heures, les grosses têtes de l'été sur RTL.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 Bérénice Bourgaï, RTL Petit Matin. Dans un instant, les grosses têtes de l'été de Laurent Ruquier vont nous dire au revoir et passer la main à 18h à Vincent Parisot pour RTL Soir avec deux heures d'information dont on refait le monde à 19h15 pour écouter les polémistes, la commenter, cette information et puis à 20h pour connaître votre avenir et on en parlait tout à l'heure. RTL, quel est votre signe Avec Christine Asse et Laetitia Nallet et d'ailleurs, si vous voulez lui poser votre question, envoyez donc un mail à astro2018.fr Mais tout de suite, dans les meilleurs moments des grosses têtes de Laurent Ruquier, un extrait de l'émission du 24 février, une date particulière. RTL Les auditeurs face aux grosses têtes Laura Boeller, bonjour Oui, bonjour Monsieur Ruquier, bon anniversaire à vous ainsi qu'à ma maman, bonjour les grosses têtes et ah. bonjour au public. Ah bah c'est gentil, merci Alors, un bon anniversaire à votre maman alors Merci. Mais non, mais écoutez, vous êtes trop modeste Cher oh. public et chers auditeurs Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Laurent. C'est très généreux de votre part, mais je voulais être discret sur mes 43 ans. Et franchement, non, franchement, ça me gêne. Oh mais non, et puis là, reçu un gâteau multicolore ouais. qui est là-bas, ouais. enfin, dans ouais. les coulisses, et on va tous le manger après. J'adore Laurent et sa pudeur légendaire. Il supporte pas qu'on lui souhaite un joyeux anniversaire à l'antenne. Dès que tu lui dis un compliment, il fait une tête comme si tu l'avais traité de, de connard. <rire> Il m'arrive en de mettre la main sur son épaule j'ai l'impression de lui avoir mis un doigt dans le cul. <rire> Je suis désolé, Laura. Quel âge a votre maman à vous Laura alors euh, 64. Et elle est donc du 24 février aussi Ça. Vous êtes à Colmar, vous n'aurez pas oh, tout mais... perdu, cher oh, Laura, car si jamais vous ne répondez pas à la question qui vous permettra, et je vous le souhaite, de partir dans un casino par touche pendant oh. un week-end de nuit, 30 <rire> euros de jetons. Oh. Oui, ah oui, on est Il généreux, a... RTL. Hein. 30 <rire> euros de jetons. C'est pas monnaie drop. hein. <rire> <rire> Deux nuits avec 30 euros, dis donc. Ah oui, mais il y a quand même deux nuits, euh, <rire> le petit-déjeuner, le repas au restaurant. Oh et super. Et je propose que de toute façon, dans tous les cas, qu'elle perd ou qu'elle gagne... On vous laisse les 30 euros <rire> Non, <rire> Non, je ne sais pas si vous serez d'accord, Doria et Nicolas, mais on peut se débrouiller pour lui offrir deux places pour Monsieur, Madame Adelman au ah cinéma. non, non, non on, on, peut peut... Pas, on peut pas <rire> C'est un pas, premier oui, film, un budget <rire> modeste... <rire> C'est ah, ça, ouais. ça fait trois ans que j'arrête de faire de la télé. Euh, une euh... place peut-être sur un strapontin. <rire> au fond <rire> à côté de Bénichou on habille parfait il arrange il, il, il, il, il dort au cinéma de toute façon tu dors au cinéma il dort partout oui. mais attends mais elle est d'où c'est Laura c'est ça elle est oui, de Colmar est de, est de Colmar ben ah. ne me dites pas que le film va pas sortir à Colmar Si, bien sûr bien sûr que si bien sûr le film sort le film sort à Saint-Tropez à Dubaï <rire> et en Italie C'est Ariel Dombal qui a fait la programmation des ça. <rire> Alors à Colmar, en tout cas, il faudra, pour gagner d'abord euh, le week-end dans un casino, puisqu'on appelle ainsi les casinos du groupe Partouche, me dire tout simplement, cher Laura, ce qui pèse 3,6 kg, qui mesure 29 cm, ah, et dont on va beaucoup parler ce soir. C'est assez facile, attention. Ah, euh, On lui laisse euh, 10 César Pardon La statue des Césars La statuette Bravo. des Césars, sculptée Bravo. par César lui-même. Ça, c'est pas sympa, Laura. Pour une fois, j'avais la réponse. 29 cm, 3,6 kg le César, et on va les distribuer ce soir. Bravo, Laura. Vous partez Bravo. en week-end chez Merci Partouche, beaucoup. et on vous enverra quand euh, même. Deux places pour alibi.com. <rire> Non, ah. vous êtes la bienvenue si vous avez envie de le voir. Bah, avec plaisir, grand plaisir. Ah bah, oui, quand, bah, je vais regarder ça. Bon, pour les Césars, c'est trop tard. Vous n'allez pas à la cérémonie ce soir. Alors... Non, parce qu'on sera à Nice. On en est à Nice. Première. Ah bah alors, on peut pas être partout, c'est sûr. On ne peut pas hein. être partout. C'est wow ah, pas mal, ça, Doria <rire> oui. Écoutez, je vous détends. À petit. <rire> ah, on allez. est très heureux d'être à Nice ce soir. Je le glisse comme ça. À Nice, oui. Ouais, ouais, C'est votre ville un peu. Nice ville un peu. Et voilà. J'ai plus à quel cinéma. Sinon, j'aurais fait de la pub. Monsieur Mais... Estrosi sera là pour la avant première. On est très heureux d'être à Nice ce soir. <rire> <rire> non, il comprendra pas tout à mon avis. <rire> bah quand même, normalement, vous allez être accueilli par le maire de Nice à l'arrivée à l'aéroport. Ça arrive parfois qu'on dîne avec les maires et tout ça. Et euh, on s'appelle le grand je bois, restaurant. Bois plein de bières. Là, pour La à petite la petite maison, maison. Ouais. tout le monde à Nice. Quand évidemment on a les moyens, va à la petite maison et, on, et voilà et, et, et on se retrouve. Pierre Benichou est tout le temps à la petite Mais maison. On, ouais. on, la a la fois. on a passé une soirée ah absolument oui. exquise <rire> et interminable avec Pierre à Nice l'été dernier. Ce con, il voulait pas aller se coucher. <rire> Je passe. J'avais <Je> le <rire> moment du toi, sur toi. J'étais, j'étais avec une concurrente. <rire> – Une concurrente. Ah – Oui, toutes les grandes c'est les concurrentes, celles qui, qui veulent gagner le roulot. Et, et donc, j'étais une concurrente, il me dit, il me dit, asseyez-vous là. Alors, il me dit, tu, parce que euh, son père était, était mon professeur quand j'étais petit. Je me méfie pas, je m'assois. Je sais pas ce qui me prend. Un brio Ah oui. Intéressant ah Oui, mais merveille Les mots venez Mais tu parles de quoi Il a réussi à nous faire rire en nous parlant de Sartre. Et, et, et c'est dire à quel point on était bourré. <rire> euh, euh, alors, alors, alors on dit, on se quitte vers 2h du matin. Salut toi, Nico, salut toi, pipi, bon salut. Et on dit, on dit, l'ensemble de ma il me dit, il faut mieux qu'on se téléphone parce que... J'essaye de ne pas sortir de cette maison parce que j'écris mon livre ou mon film, je peux pas dire de conneries. donc j'ai écrit, Ah, d'accord. Et il ne me téléphone pas, disons. Mais non, parce que... Je, je téléphone à sa concurrente immédiatement, et elle me dit, mais <rire> <"Ben> non, maintenant, <rire> on va te dire. J'ai eu trois jours plus tard, désolé pour ce rendez-vous manqué. Appelle-moi quand tu veux. Moi, je veux un mec aussi marie -Louise. En <rire> tout cas, la petite maison, <coughs> il oui, y a de la truffe blanche oui, des Alpilles. C'est vrai. vrai. Vivement que ta bien. gauche revienne. <rire> <rire> oh, la truffe blanche des Alpilles. <rire> <rire> <rire> RTL. Première radio de France. RTL. À demain, les grosses têtes de l'été. Vous écoutez RTL.